Allez, un point sur la circulation, maintenant, et c'est avec l'ami Ferreira. Bonsoir, Bonsoir, François. Bonsoir à tous. Une journée classée rouge, dans le sens des départs orange pour les retours, et qui a tenu toutes ses promesses. Vous avez été nombreux à prendre la route. Ce sera pire demain, puisque Bison Futé elle, sort. Le drapeau noir, on aura l'occasion d'en reparler. Ce soir, peu de choses à signaler, selon la communauté coyote, qui relève à peine 200 km de ralentissement. Circulation parfois difficile sur la 7 dans le Sud-Est. Entre Valence et Orange, il vous faut près d'une heure, au lieu de 22 minutes habituellement, pour rejoindre Montélimar. Depuis Valence, si vous êtes sur la 61, vous levez très légèrement le pied de Narbonne à Carcassonne et non loin de Toulouse. A quasiment plus de soucis sur la 10, hormis entre Sainte et Bordeaux où vous mettez tout juste une heure. Enfin sur Paris, attention si vous êtes sur le périphérique extérieur où un accident vient d'être signalé. RMC. Vous restez avec nous, bien évidemment, on revient dans un instant pour la suite de ce Grand Rush. Vous savez que le Grand Rush, c'est le rendez-vous exclusif d'RMC. On vous accompagne sur la route de vos vacances. Et on va être là tout au long de cette nuit pour vous euh, ben voilà, pour euh, vous assister si vous êtes sur la route. Si vous êtes déjà en vacances, n'hésitez pas aussi à nous appeler au 3216. On revient dans un instant. À tout de suite, il est 22h. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. 22h02, pour être précis, Alexandre de Saint-Aignan, bonsoir. Bonsoir François, bonsoir à tous. Après l'attaque contre une église de saint étienne du rouvray mardi, l'enquête avance. Un homme a été mis en examen ce soir. Une vidéo d'un des terroristes a été retrouvée chez lui la veille de l'attentat. Trois autres personnes sont toujours en garde à vue dans cette enquête, dont un réfugié syrien. Une journée d'hommage encore aujourd'hui pour le père Jacques Hamel, tué en pleine messe mardi à saint étienne du rouvray par deux djihadistes de Daesh. Les communautés catholiques et musulmanes ont montré leur unité face à cet attentat terroriste. Plusieurs rassemblements ont eu lieu aujourd'hui à travers toute la France. Chrétiens et musulmans ont prié ensemble ce matin dans l'église et la mosquée de saint étienne du rouvray la ville théâtre de l'attaque. Comment faire pour lutter contre le terrorisme Il y a une ligne infranchissable, c'est l'état de droit pour Manuel Valls, le Premier ministre. Alain Juppé lui répond ce soir l'état de droit prévoit des mesures exceptionnelles et nous ne sommes pas allés au bout. De nouvelles mises en examen après les attentats de Paris cette fois. Un Algérien et un Pakistanais qui étaient été aujourd'hui de l'Autriche vers la France, ils seraient liés aux attaques du 13 novembre qui avaient fait 130 morts. Le, trim, le timbre, bientôt plus cher. La Poste annonce aujourd'hui que les tarifs du courrier vont augmenter à partir de janvier prochain. Concrètement, le, euh, le timbre vert va passer de 70 à 73 centimes. Autre augmentation cette fois à partir du 1er août, lundi, plus 2% pour le tarif du gaz. Vous nous écoutez peut-être dans votre voiture. Sachez que votre véhicule est peut-être plus polluant que ce que vous Vous pensez, après l'affaire Volkswagen, un rapport jette le doute aujourd'hui, d'autres constructeurs pourraient également utiliser des logiciels de triche pour tromper les tests de pollution. Des, des analyses complémentaires pourraient avoir lieu Le pape François aux journée mondiale de la jeunesse Aujourd'hui à Cracovie en Pologne Il a déclaré devant les jeunes que la cruauté ne s'est pas arrêtée à Auschwitz Le pape avait visité le camp de la mort quelques heures plus tôt La même chose arrive dans tant d'endroits A déclaré le pape François Faisant allusion notamment à la torture ou à la surpopulation carcérale Le football reprise de la Ligue 2 ce soir Beaucoup de matchs nuls 0-0 entre Ajaccio et Brest Niort et Lens Nîmes, Laval Bourg-Péronas contre Strasbourg et Tour Ajaccio 0-0, à noter la victoire du Havre 1-0 face à Orléans Sochaux qui s'impose 3-1 face à 3 2-0 pour Valenciennes contre Clermont et Sochaux donc premier leader au classement de Ligue 2 Marion Bartoli sortie de l'hôpital, l'ancienne jose de tennis a posté un message sur Twitter ce matin son état de santé s'améliore elle était hospitalisée en Italie, Marion Bartoli avait expliqué début juillet souffrir d'un mystérieux virus, elle avait perdu beaucoup de poids. La météo, Rémi Ferreira, quel temps va-t-il faire demain Eh bien, Un ciel quelque peu en demi-teinte pour Demain, Alexandre, les nuages vont s'inviter dès le matin de la Bretagne aux frontières du nord et en passant par l'île de France, même scénario dans le sud-ouest où des orages localisés sont attendus sur les Charentes puis au fil des heures sur une ligne qui va du massif central jusqu'aux Alpes des coups de tonnerre qui risquent de déborder en pleine en fin de journée En revanche, ça restera bien agréable En Alsace, sur le centre et près de la Grande Bleue où le soleil fera de magnifiques apparitions avec un petit vent marin qui va souffler à 40 km heure Les températures, demain matin, 13 degrés à Blois, 14 à Nantes, 15 à Lille et au Mans 16 à Auxerre, 17 à Bordeaux et à Paris, 21 à Montpellier 22 à Marseille, 24 à Perpignan. Au meilleur de la journée, le mercure grimpera entre 18 et 34 degrés, 22 à Lille, 25 à Paris, 27 à Bordeaux, 30 à Marseille, 33 à Lyon et 34 à Nîmes. RMC, il est 22h et à 5 minutes. Merci Rémi Ferrer. Le Grand Rush, ça continue avec François Sorel. Merci beaucoup Alexandre. Une grosse dépression. Euh, on revient dans un instant pour la suite de ce Grand Rush, vous le savez. Nous sommes en direct pendant 30 heures jusqu'à 20h samedi donc qui arrive là samedi oui. Oui, voilà dans deux heures oui. euh, et on vous accompagne sur la route de vos vacances n'hésitez pas à nous appeler le 327 le 3216 pardon hashtag grand rush rmc et dans un instant nous allons avoir une brochette de stars ah oui des stars je crois on n'a on a jamais eu autant de grandes stars en si peu de temps sur RMC voilà et vous savez quoi c'est dans 5 secondes tout de suite le Grand Rush avec les stations service Leclerc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 Aurélie Frex m'accompagne et Christian Riquet, notre médecin nutritionniste, est toujours là. Aurélie, et d'ailleurs, tout à l'heure, on va le solliciter. Christian. Oui, oui, oui. On va, on va se demander comment éviter l'excès de sucre pendant ses vacances. Euh, on va se demander ça tout en ayant des fraises, mais qui ne sont pas des fraises, vous savez, le fruit, mais des fraises bonbons. Oui. Euh, des le... tagadas, quoi. Voilà. Voilà. Ils sont à votre gauche depuis 14h tout à l'heure. Non, je les fait. apporter à l'instant. Mais c'est vrai que, bon, voilà. On a envie de aussi de lâcher prise. Hein. Oui, je pense ah, oui. que c'est ça. Ah, oui. Je pense que, oui, effectivement, oui. il faut faire attention, mais les vacances, oui, il faut aussi se, se, détend, prise, se faut détendre, se, se, faire, détend. se ah, faire plaisir. Nous sommes d'accord. On est d'accord. C'est ça, ça sera le sens de ma démarche, Tout de à ma fait. rubrique. Mais vous serez un petit peu notre, voilà, notre, le, notre bâton de pèlerin qu'on suivra. Absolument, cher Christian. Sachant qu'il y a des initiatives magnifiques qui ont été exprimées ce soir. Sur les, les noyades, sur la réanimation cardiovasculaire, je trouve ça extraordinaire. Bon. Bravo à cette initiative du Grand Roche, rien que pour ça c'est génial. Bruno sera avec nous dans un instant, Bruno il est sur la route, il est oui. parti de Grenoble et il va en Espagne, il oui, va nous dire comment ça roule, on va le retrouver dans un instant. Euh, mais écoutez, je dois quand même vous l'avouer, c'est un événement dans le Grand rush sur RMC nous sommes très fiers maintenant d'accueillir Attention, accrochez-vous bien, vous qui êtes avec nous sur RMC, Madame Catherine Deneuve. Madame, oh faites-nous rêver. Que faites-vous de vos vacances Et bonsoir, Madame Deneuve. Bonsoir, François. Bonsoir oh. à tous. C'est formidable d'être à l'antenne à la radio. Forcément, c'est un, un peu nouveau pour moi, mais c'est un vrai plaisir. Vous savez, vous, je vais vous avouer une chose pendant les vacances, je, je ne vais pas vous faire rêver. Non. Non. Euh, je suis, non parce que je suis quelqu'un de, de très simple, vous savez, François. Oui, et vous ne partez pas en vacances, Catherine Oh non, oh non. Oh, vous savez, les vacances, très peu pour moi. Hein. Non, non. Euh, je vais me faire une retraite spirituelle pour me retrouver un peu seul et puis faire le point, tout simplement. C'est-à-dire, ah. par exemple, dans un monastère C'est une bonne idée Non, non, dans un monastire. Hein <rire> voilà. Enfin, On va un là, un monastire. Ah, oui. oui, parce que j'ai réservé un hôtel pour moi toute seule. Ah oui, il faut faire dans la simplicité, vous avez bien raison, Madame Deneuve. Alors, vous aimez la solitude Bon, écoutez, c'est un petit peu gênant. Je vais quand même vous dire la vérité. Je, voilà, je suis allée voir mon, mon chirurgien avant l'été. Vous savez, celui qui m'a fait la bouche. Vous savez, cette bouche Ah oui. C'est le bouche qui bouge tout seul, même mémorable. quand on ne parle pas. Mémorable. Bon, alors, <rire> oui, mémorable. Alors, je vais demander qu'il me fasse une, une jolie poitrine en forme de pomme. Ouais. Alors, mmh. au résultat, je suis, je suis très déçu, il m'a fait une compote. <rire> Alors, je ne peux pas sortir, je ne peux pas sortir, ça me montrer comme ça à mon public. Vous comprenez bien que c'est un petit peu gênant. Oui, c'est voilà. Cela dit, <rire> si vous êtes toute seule dans un monastère, vous êtes tranquille. Oui, je suis tranquille, absolument. <rire> Alors, notre euh, star qui est avec nous. Alors, on a de la chance dans le Grand Rush, Aurélie. Nadine oui. Morano est en ligne Quelle avec chance. nous dans le Grand Rush. Ouais, euh... salut Polo Bonsoir Madame Morano. Bonsoir. Alors moi c'est François. Euh, madame, <rire> quel, quel est le programme de votre été Repos bronzage j'imagine Ah non, non, non, Alors, bronzage, ouais. très peu pour moi. Hein. Alors attention, hein. Bon, je tiens à préciser que j'ai rien contre les bronzés, Ah, D'ailleurs, ma meilleure amie est plus noire qu'un cormoran enguillé dans une marée noire. Euh, non, non, non, moi, une fois je me suis fait bronzer et à LV, ils m'ont appelé Nordine Morano. Hein. Alors bon, euh, laisse tomber, c'est pas possible. Vous n'aimez pas le soleil, Nadine Oh, ben, vous savez, moi, le soleil, euh, bon, j'ai grandi à Nancy. Hein. Mm -hmm. Euh, la première fois où j'ai vu le soleil, j'ai 25 ans. Alors bon, euh, <rire> le soleil, c'est pas bon pour les poissons, de toute façon. Comment Les poissons, vous avez dit Bah oui, euh, l'été, je profite de mes vacances pour vendre des poissons sur les marchés. Hein D'ailleurs, j'ai un cabillaud de toute beauté. Hein Alors, si ça te tente, François, n'hésite pas. approche, je t'en ferai goûter. Il est vraiment mon cabillaud Il de Il mais pas On va donner Ah, Nadine, je vois que, franchement, vous êtes très, très doué pour vendre nos ah, poissons. Sans pleine forme. Il n'y a pas de souci. Alors, autre star dans ce grand rush, véritablement, c'est une soirée exceptionnelle hein, on ah dit, bon Harley, puisque nous avons maintenant en ligne, attention, Madame Ségolène Royal. Pas Bonsoir, vrai. Madame Royal. Bonsoir François, bonsoir l'équipe, bonsoir tout le monde, bonsoir RMC, bonsoir les auditeurs. Madame bonsoir. la ministre, comment allez-vous madame la ministre Attendez, ça, ça vous embêterait de donner mon titre exact, s'il vous plaît Alors, madame la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer. Et patronne de la COP21. Ah oui, j'ai failli ah. oublier celui-là, oui, la COP21, pardon. Ah ben ouais. quand même, <rire> on devrait avoir honte, monsieur Sorel Ah tout de même, faire 30 heures d'antenne, d'affilée pour vous tout seul. Ah, il faut partager le travail enfin. Mais comment vous comment voulez-vous que le chômage baisse, hein, avec des Français comme vous. Enfin, c'est inquiétant quand même. Madame Royal, euh, oui. est-ce que vous avez un conseil à nous donner pour réussir nos vacances Mais Bien sûr Alors je vais vous dire quel est le plus gros danger en été. Ce ne sont pas les catastrophes, les accidents ou les coups de soleil. Ce sont les jeunes journalistes et les actrices. Voilà. C'est-à-dire Comment ça Alors croyez-en mon expérience. Vous êtes tranquillement avec votre homme sur la plage. Et là, une minute d'inattention, et il est parti avec une autre. Vous vous rendez compte <rire> ouais, une hein. Vous savez, ma vie de femme est vraiment beaucoup plus simple maintenant que je ne suis plus avec François depuis qu'il m'a quitté. Évidemment, pour moi, aujourd'hui, c'est plus simple de gérer le réchauffement climatique que de gérer, à l'époque, la température de son pantalon. Hein. Ça pourrait vous en parler, la trieur-véleur. Vous savez, comme on dit dans le Poitou, qui part à la chasse revient avec des cordes à la place. <rire> Merci, Madame. Allez, euh, bonsoir. Bonsoir, Merci bonsoir. Madame la Ministre. Et pour terminer, Aurélie, Christian, autre star que nous sommes très honorés d'avoir ce soir, il s'agit de Jane Berkin qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Bonsoir Jane. Bonsoir, bonsoir Jane. c'est aussi un très grand honneur pour moi d'être avec vous à la radio. J'aime beaucoup ça. Vous passez souvent mes chansons en plus et ça c'est formidable. Ah oui, Doudi Douda, tout ça. Oh, a... Douda. Je m'excuse parce que my French, je... Oh, je... je suis en France depuis 50 ans. <rire> tu -tu non, as compris? Bon. Si, si je peux t'appeler François, c'est pour que tu me gardes un peu de ton miel. Tu sais, euh, C'est-à-dire, quel miel? Les miels, les miels des abeilles. Euh, alors, attendez, Jeanne, je n'ai pas d'abeilles. Alors, je comprends pas, on m'a dit on va t'appeler parce que François il faisait les grands ruches. Ah Tu n'as pas des dans ton grand ruche Ah, c'est dommage, ouais. parce que j'aime beaucoup les miels. Sandrine et Alexis est avec nous ce soir dans le grand ruche. Merci Sandrine, c'est du petit lait, on se régale. Ah, oui. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup et bravo pour merci votre et votre dynamisme et ce que vous transmettez aux auditeurs. Non, c'est oh, très sympa. Merci. Et on se retrouve, on vous retrouve euh, dans les guignols, bien sûr, à la rentrée. Hein. À partir de septembre, ouais, sur les guignols. Tout à fait, on et, est reparti. Et je crois que ça va, Sandrine. vous avez sorti un album pop-rock Oui, oui, c'est vrai Parce qu'avant d'être imitatrice, mm -hmm. je chantais dans des groupes de rock etc Et je me suis fait ce petit, ce petit cadeau J'ai sorti un album pop-rock euh, Qui s'appelle à l'origine Qu'on trouve sur toutes les plateformes ouais. Et on a fait des, des clips, etc Donc vous pouvez aller voir ça Et, et j'espère que ça vous séduira Ah oui, parce qu'en fait, un, un imitateur Une imitatrice, ça, ça s'est souvent chanté Oui, bon, puisque... très bien chanté hein. C'est-à-dire qu'effectivement, dans notre palette de, de personnages, on mm -hmm. a des, des politiques, des, des acteurs et des chanteurs, euh, mais tous les imitateurs n'ont pas d'abord été, euh, n'ont pas euh, forcément démarré par la, la chanson, mm -hmm. c'est ce mon cas, et c'est pour ça que j'avais envie de revenir un petit peu à ça, et vraiment, je suis contente de l'avoir fait. Euh, on fait un petit peu des concerts de temps en temps, et, euh, mm -hmm. et c'est vraiment, vraiment aussi important de savoir se, se recentrer sur soi euh, alors qu'on est habitué finalement toujours dans la peau des autres. Donc voilà, j'ai trouvé un petit équilibre sympathique. Merci Sandrine et bel été. Bravo. C'est extraordinaire. Bientôt, et, vous... et il y a 43 d'hommes sur Twitter avec le hashtag Grand Rush RMC qui nous dit Sandrine Alexis, quel talent Et on est bien d'accord. Ah oui. Voilà, vous voulez réagir Vous avez Twitter, hashtag Grand Rush RMC. Allez, faites péter Twitter avec le hashtag Grand Rush RMC ce soir. Ah oui, voilà. parce qu'on est hein deuxième. Nous sommes le deuxième sujet le plus abordé sur Twitter en ce moment. Voilà, le premier, c'est l'émission de TF1, c'est ça Oui, voilà. Bon, écoutez, parfois on ne peut ouais. pas rivaliser. Hein. Oui, mais on, vous allez voir que dans, dans une heure ou deux, on va les rivaliser. Et on va même doubler <rire> j'en suis persuadé. Euh, le 3216 aussi à votre disposition. N'hésitez pas à nous appeler, les amis. Euh, Qu'est-ce que vous faites, tiens, actuellement Vous préparez peut-être la voiture pour partir à la fraîche oui. euh, dans la nuit, en famille, pour éviter les embouteillages. Eh bien, racontez-nous tout ça. Vous pouvez nous appeler au 3216. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on récompensera tout... Les personnes qui passeront à l'antenne, euh, ou cette nuit, ou demain. On a énormément de cadeaux à vous offrir. Smartphone Samsung, mmh. enceinte JBL, Bluetooth. On a des packs aussi cadeaux avec plein de petits cadeaux à l'intérieur. Et oui, oui, des lunettes Chris K66. Euh, on a un poste de radio vinyle. On en a pour tous les goûts. On a même des t-shirts de l'équipe de France pour l'Euro 2016. Donc tout le monde, euh, tout le monde sera servi. Je peux vous dire que l'armoire est pleine. Oui, voilà. Alors videz là cette armoire. Videz-la là, tous les cadeaux sont pour vous. Il y a notamment des Galaxy S7 à gagner, ah oui. qui est le top du top en termes de, de smartphone. Mm. C'est vraiment le, le, le plus beau smartphone du moment. On mm. en a quelques exemplaires à gagner, des Galaxy S6, mm. etc. Donc, n'hésitez pas, 3216, appelez-nous pour participer à ce grand rush. Oui, et puis d'ailleurs, euh, Samsung S7 Noir, on l'offre aussi par SMS en ce moment. Wow. Euh, jusqu'à 23h, si, euh, si vous jouez euh, au 73216, 16, vous, vous envoyez RMC au 732 jusqu'à 23h. Dépêchez-vous, parce que c'est quand même un, un, un téléphone qui vaut 680. 99 euros. Oui, en fait, c'est le concurrent de l'iPhone. C'est le téléphone ouais. haut de gamme de Samsung qui fait des photos euh, superbes. C'est l'un des, des meilleurs smartphones qui fait les plus belles photos actuellement. Mmh. Et puis, il est étanche. C'est ça qui est pratique. Et voilà, pour les vacances. Donc, voilà, pour les vacances, c'est parfait. 22h16, dans ce grand rush au Rio, on accueille maintenant Bruno qui est là. Bonjour bonsoir Bruno. Bonsoir Bruno. Bonsoir François. Bonsoir l'équipe. Bonsoir. bonsoir Bruno. Alors vous... Bonsoir Bruno. Bonsoir Christian. <rire> Alors vous, vous êtes un grand rouleur. Alors oui, alors oui, un grand rouleur c'est bien un grand mot. Mais <rire> eh oui, pour partir en vacances cet euh, cet été, j'ai décidé de partir en Espagne. D'accord. Et donc en Espagne où À Salou précisément. D'accord. Vous partez D'accord. Euh... Et vous partez en famille Vous partez avec des amis Tout seul. Tout seul. Y minute parmi par soi-même. D'accord. Ah ouais. et, et sur place, vous allez dans un club de vacances En fait, C'est un, un camping un peu festif, on va dire. Ah, vous allez faire la fête un, peu f... un camping fiesta, alors attendez Bruno, là on arrête tout. Ah. Pouvez-vous définir la notion de fiesta C'est quoi un camping dans Les neurones de Bruno. Ah. Qu'est-ce que c'est Racontez-moi. Cette Quel... heure ci on peut en parler. Euh, alors attendez. Bah, attendez, il est 22h17, il euh... n'y a, y a rien de vraiment... Euh... Alors ça sera Steve Stenson. Voilà. Ah d'accord, si, il y a Sun et au milieu, il y a un mot. Ah, ouais. ah oui, d'accord, voilà. et c'est un camping un peu tralala, bim-bim, boum-boum, oui. c'est ça alors, Non, justement, c'est un camping tout à fait banal comme on trouve dans, dans tous les campings. Mmh. Donc, à la semaine, euh, une semaine par mois, oui. Mais ouais. dédié à la fête. C'est dédié à la fête, d'accord. La fête et aux rencontres, alors, euh, parce que du coup, il euh, y a autant de filles que de garçons, comment ça se passe bah, pour, Forcément, c'est un camping un peu... Euh, Il y a cette tendance jeune, on va dire. Ah, ah ouais, d'accord. Bruno, attendez. Mais vous savez quoi Là, c'est vrai qu'il est un peu trop tôt, 22h18. Ouais. Vous l'avez déjà testé, ce camping C'est ça Alors, je n'ai pas, pas testé euh, en Espagne. J'ai ouais. fait, fait un spring break. Pour ceux qui connaissent. Oui, un euh, spring break Oui, oui. Ça, ça aussi, c'est la débauche, le spring break. Hein. Là, c'est voilà, la fiesta. Voilà, ça correspond. En Croatie. En pas... Croatie Ah oui. Ah oui, un spring break en, en Croatie. Où ça Ça doit être quelque chose. Et les, les, les croates sont ah, sympas clair. Pardon les, les demoiselles okay. croates sont sympathiques Les croateux. Bruno en fait, la question de François, c'est est-ce que les croateux sont sympathiques C'est-à-dire voilà, les croates sont féminines. <rire> Elles sont sympathiques. <rire> Elles sont sympathiques, ok. Ah. Bon, ben voilà. je, je... Pardon C'est pas les mieux. C'est pas les mieux. C'est ah, pas les mieux. Visiblement, Bruno euh, s'y connaît euh, quand même. Hein, qu il y a un break. Ah oui, Il y a un classement. Euh... Vous avez fait ah un non, classement je... européen C'est ça. C'est l'euro de Bruno. J'ai en fait, fait trois, quatre Spring Break euh, dans quatre pays différents. D'accord. Alors, allons-y. On attend votre classement. Ah oui. ouais, alors, rapidement, parce que hum. là, bon. Ouais. C'est quoi le premier pays Dites-moi. Alors, euh, en tête, c'est arrivé en tête. C'est euh, la Suède. Ah oui, ah. forcément. D'accord, la Suède. C'est pour le physique des jeunes femmes ou. Euh... Non, pas, pas que pour ça, ah, quand même, Bruno. Non. Elles sont très ouvertes, on va dire. Ah oui. Ah, d'accord. Dites-moi. <rire> euh, écoutez, Bruno, c'est vrai que là, la tension monte quand <rire> même. Hein. Il est 22h19 <rire> sur RMC. Peut-être qu'on vous rappellera un petit peu plus tard dans la soirée. <rire> oui. Parce que là, il y a encore des enfants qui écoutent. Oui, ah, c'est ça. À wow. 3h... euh... 3h18, c'est possible. possible voilà. hein. 3h18, on est nickel. Mmh. C'est parfait. On, on, on a la nuit pour ça, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Bon, très bien. Un peu Donc là, vous êtes sur la route actuellement, Bruno Là, donc là, je suis arrêté pour, euh, pour pouvoir vous parler. Je suis actuellement oui. y sur, euh, sur l'air de repos qui de... est à côté de Valence. D'accord. Euh, ah oui, vous êtes bientôt de... arrivé Ah non. Bah. Ah non. <rire> Ah, à oui. côté de Valence, mais le Valence français. Ah, ah le Valence français, français. Moi oui, j'étais, je pensais aux Valence au Valence espagnol. Espagnol non, c'est vrai qu'il y a ça. quelques kilomètres entre les deux. Entre les deux. Bruno, euh, tenez-nous au courant. Vous vous retrouvez un petit peu plus tard dans la soirée. Et merci pour votre appel. Ah, tout à l'heure. On va envoyer un cadeau aussi à Bruno. On va voir ce qu'on va trouver. Alors, on n'a pas quelque chose un peu pour euh, qui ferait plaisir à ses copines suédoises, non On a. Oh. Est-ce qu'on est qu pourrait lui donner des lunettes de instant. soleil peut-être pour qu'il y ait un petit peu de style Ah oui, ça c'est pas mal. Pourquoi pas des lunettes Vous savez quand on arrive dans un camping Fiesta, il faut avoir de belles lunettes de soleil. Voilà. Voilà. Donc les lunettes Chris, ce sera très très bien On fait un petit détour par euh, Roissy Avec Romain Cluzel Qui euh, peut-être en passe de fermer l'aéroport <rire> Romain Oui, rebonsoir. Bonsoir, euh, Vous faites le bédage dans l'aéroport Alors, c'est vrai que ça, ça s'est vidé un petit peu le, ah. le hall de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Y mmh. Les derniers vols sont partis. Euh, mais malheureusement, il y a quelques personnes qui n'ont pas encore pu prendre leur avion. Euh, mmh. Ça a été la, la mésaventure qui est arrivée à, à Régine et Amélie qui sont à côté de moi. En fait, euh, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en fait, elle devait partir, si j'ai y bien compris, pour l'Italie aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui Alors aujourd'hui on devait prendre un vol à 13h, un vol Air France. Mm -hmm. qui nous, on a été transféré à cause des grèves sur le vol de 15h20. On a embarqué donc vers 15h30. 15 ouais. On a ouais. fait un tour de piste ouais. pour nous entendre dire qu'il y avait un problème, une panne. Mm -hmm. Donc au bout d'une heure on nous a débarqué. Ouais. Après, on a attendu une heure dans l'aéroport. On nous a dit que la panne avait été réparée. On a réembarqué. On a refait un tour de piste. Non. non c'est pas problème. possible. C'est pas, pas possible. A été... à, bord, à bord de l'avion. Mais... Il demande, c'est pas possible. Même problème. Est-ce qu'elle vous entend pas Du coup, je. Ah oui, dis, oui, oui, oui, oui, oui. Non, mais ouais, attendez. Euh, on est, on panne, est complètement. Mais... C'est ah la ouais. même panne, de nouveau, qui est réapparue. On ne sait pas. On comprend pas trop. Et du coup, euh, on a réattendu une heure, plus d'une heure dans l'avion. On a repris le bus et là depuis on est à l'aéroport et on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Voilà, pour la pour le le enfin le, le petit détail c'est mm -hmm. qu'on partait le week-end on revient dimanche midi. vous quoi. Est-ce est que vous avez des, des informations si vous allez rester ouais. ici pour la nuit si vous avez une chambre d'hôtel euh, qui vous attend A priori on va nous héberger cette nuit et pour demain euh, vol pas vol on n'en sait encore rien. Voilà donc euh, comme quoi c'est pas vraiment forcément mm. facile pour pour tout le monde. Bonjour euh, le cauchemar euh, du week-end week gâché, parce que mm. là bon oui, euh, on mm. peut imaginer que voilà cette cette voyageuse ne, ne va pas partir quoi. Enfin, C'était ouais, euh... la journée galère pour, pour, tout, pour tout le monde parce que vous étiez six. Oui, on était six à partir et mm. enfin euh, en dehors des autres passagers et là on est là avec des bouteilles d'eau qu'on nous a généreusement donné. Bon Et puis, euh, ouais. voilà, c'est pas forcément facile. Euh, non, mais c'est ça. Monde, ça hein, ce ouais. sont aussi les aléas, ouais. évidemment, euh, des, des, des voyages en avion, ouais. hein, quand il y a un problème technique, etc. On sait ce que c'est. Ouais. Voilà. puis Quand on enchaîne les problèmes de grève et ensuite problèmes de panne, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Bon, Romain, euh, super votre témoignage. Il nous oui. a démoralisé complètement. Là. <rire> on est au bout du rouleau. Écoutez, ça se passe pas forcément euh, toujours parfaitement. Il faut mm. aussi montrer. Non, mais, bien évidemment. Sûr. évidemment. évidemment. Il vous écoutez, imaginez voilà. si vous, si vous Vous deviez interviewer toutes les personnes qui partent à l'heure, là vous serez dans les avions à ce temps-ci. C'est sûr. Et voilà, on s'en sort pas. Ça ne fait pas du mal, je serais content. Hein, vous ah bah serez, oui, vous savez. ça c'est C'est vrai, c'est vrai. vrai. Faites attention, il y a des avions qui vont au Groenland, euh, Romain. Vrai. Ça peut surprendre. C'est une belle un bel endroit, je pense. Enfin, J'aimerais beaucoup visiter. Ah, ça oui, va, ça vous fait. avez raison. Bon, Romain, on voilà. vous laisse tranquille ou vous allez revenir nous voir d'ici euh, la fin de Et la bah, soirée Écoutez, ça, ça dépend de, de vous. Bon. Moi, je, peux, je peux encore rester un petit peu si vous Écoute, avez besoin. Écoutez, bah, faites, euh... faites, faites, faites le tour de l'aéroport. Dites-nous un petit <rire> peu si tout va bien. Rangez les caddies, parce que parfois, il y en a un peu partout dans l'aéroport aussi. il faut oui, bien ça Oui, à être le rangement hein, au aussi, euh, on, on voit le personnel qui range un petit peu le, toutes <rire> les affaires ici. Et du coup, quel est y le dernier vol euh, au départ Alors, le dernier vol, il était à 22h15, donc ah oui. il y a 10 minutes. Mmh. C'était pour Valence en Espagne. Euh, il s'est marqué « Embarquement terminé ». Voilà. D'accord. Y il n'y a plus aucun vol marqué sur, sur le, le grand panneau d'affichage de, des départs. D'accord. Parfait, euh, Romain. Donc, l'intérêt actuel de, de l'aéroport, c'est vous, Romain, finalement. Mais oui, c'est ça. Vous, ah, êtes, la vous êtes un peu la star de Roissy. <rire> c'est gentil. Merci beaucoup. <rire> Bravo. Euh, merci, Romain. Il yes. est 22h25. C'est RMC. On va revenir dans un instant Oui, on va faire ça. Ah, et oui. puis, on va retrouver Mais José, José, qui vient de sortir du boulot et qui compte se rendre au Portugal Ah bah tiens, ça, dis donc, après le boulot, moi je fais d'autres choses que d'aller au Portugal et bien voilà, il va nous raconter <rire> ça, il part de la Moselle Et puis on retrouvera aussi Cindy, euh, qui était en vacances à La Rochelle Et elle rentre du côté de Tours euh, Et elle va nous dire un petit peu comment ça roule Si tout comme José, si tout comme Cindy, vous voulez... Passez sur l'antenne d'RMC, nous raconter comment euh, se passe votre trajet, faire partie de la grande famille du Mais Grand oui. Rush, oui, comme oui. chaque année. Et bien n'hésitez pas, on vous attend, ça se passe au 32-16. Vous pouvez aussi être sur Twitter avec le hashtag Grand Rush RMC. Aurélie, on revient dans un instant On revient dans un instant, à tout à l'heure. A tout de suite. RMC, jusqu'à demain 20h, c'est le Grand Rush, 30h non-stop. RMC, cet été, c'est le Brésil, c'est les bonheurs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 Offre réservée aux particuliers sur tous les véhicules Renault et Dacia dans le réseau participant, voire conditions en point de vente. Au cœur du fjord où règne le calme, personne n'est à l'abri. On risque de se prendre, une vague de 80 mètres de haut. On a 10 minutes. Une famille prête à tout pour survivre. Allez les enfants Vite, vite, vite allez Chaque seconde compte. Je pas mourir The Wave, le 27 juillet au cinéma. Enfin, un point sur la circulation à 22h27 avec vous, Rémi Ferreira. Bonsoir. Bonsoir François, bonsoir, bonsoir à tous et encore un petit peu de courage si vous êtes sur la route des vacances ou sur le retour. Ça roule plutôt bien ce soir en attendant les grosses difficultés prévues demain. Classé noir par bison futé, encore 200 km de ralentissement à l'heure où l'on parle selon la communauté coyote. Vous levez encore parfois le pied sur la 10 entre Dourdan et Orléans, autour de Poitiers, de Niort à Sainte et à votre arrivée sur Bordeaux. Sur la 61, vous n'êtes pas seul aux abords de Toulouse. Enfin, toujours du monde sur la 7 dans le sud-est entre Vienne et Orange dans les deux sens. Les temps de parcours sont légèrement rallongés d'une petite dizaine de minutes. Attention, la nuit, les risques sont décuplés au volant. Pensez à bien nettoyer votre pare-brise pour avoir la meilleure visibilité possible et puis dérégler votre rétroviseur intérieur pour éviter d'être ébloui par les autres. Bonne route avec RMC. RMC, le Grand rush. François Sorel, Aurélie Frex. Et oui, nous sommes toujours là pour le grand rush sur RMC François à Bonne-Mine. Euh, écoutez, ça va pour l'instant. Ça va, ça fait combien Attendez, on a commencé à 14h, donc il est 22h30. Christian, qui a une pendule à la place du cerveau, va nous dire Ça fait quoi ça fait, euh, euh, tiens, une, ça fait 8h30. C'est 8h30, nous reste 1 21h30. Ça fait 8h30. Ouais. Donc, bah, écoutez, voilà, on est là encore jusqu'à demain, 20h. Bah oui. Donc voilà, on, il nous reste encore une petite, une longue, oui, très longue ligne droite. Oui, on longue. est ravis d'être avec vous c'est vraiment un rendez-vous qu'on attend chaque année et qu'on est très heureux de, de, voilà, de retrouver tous les ans à la même période c'est le chassé croisé des juitis et des aousiens c'est la nuit on va dire la plus chaude hein, de l'année euh, concernant les routes oui, oui oui il peut y avoir des, des kilomètres incroyables de bouchons d'ailleurs je crois que le record avait été battu l'année dernière on espère que ce sera pas battu cette année on verra ça demain c'est souvent le samedi que ce record a lieu et puis voilà ça permet de vous accompagner c'est vrai que dans la voiture il faut s'amuser il faut rire il faut être détendu Donc, euh, on espère vous faire passer une superbe soirée et puis on vous couvre de cadeaux aussi. Oui. Donc, euh, appelez-nous au 3216, euh, écrivez-nous sur grandrush@rmc.fr. On a plein de cadeaux à vous offrir. On a des smartphones, des enceintes, euh, des lunettes de soleil, euh, des t-shirts, euh, des, des, des DVD, des CD. Donc, euh, écrivez-nous euh, ou appelez-nous. Alors bien sûr, vous pouvez nous appeler si vous êtes sur la route des vacances. Bien évidemment, ça vous serez nos reporters d'un jour pour remporter des cadeaux. Mais appelez-nous aussi si vous travaillez, si oui. vous revenez de vacances comment se sont passées ces vacances vous avez oui. des super souvenirs de vacances qui ne datent pas de cette année peut-être n'hésitez pas, tout ce qui touche aux vacances on est preneur ce soir, cette nuit vous êtes les bienvenus sur RMC c'est en quelque sorte la libre antenne des vacances et du Grand Rush, profitez-en et puis chaque auditeur sera récompensé par des cadeaux, vous pouvez nous joindre au 3216 ou avec le hashtag Grand Rush RMC sur Twitter si vous voulez nous faire un petit coucou ou nous envoyer des photos, on est connecté ça nous fait plaisir de vous lire on on accueille Cindy Accueillons Cindy. Qui est bon avec nous Bonsoir Cindy. Bonsoir Cindy. Bonsoir tout le monde. Ouh là ah là, Cindy, oh il faut est est baisser est la, est la, est la est radio. Il faut être à la radio. Euh, alors attendez, c'est pas la radio. Euh, euh, L'autoradio. Euh, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est voilà. beaucoup mieux. Et oui, parce Vous m'entendez là Ça fait un peu soirée David Guetta, si vous voulez, quand il y a la radio qui est en écho. avec. Non, c'était le Bluetooth de la voiture. Ah oui. Bonsoir tout Bonsoir Cindy. Alors vous, vous rentrez de vacances vous rentrez de la Rochelle Oui, c'est ça. Je rentre de La Rochelle en direction de Tours. D'accord. Où on est bientôt arrivé. Ça, La route a été bonne Ah, super. Ça a super bien roulé. C'est agréable comme ça. Alors, ces vacances à La Rochelle, c'était comment, Cindy Ah, c'était formidable. On a eu de la chance. On a pu assister au championnat du monde des plongeons. De la, tour de la rochelle Ah oui, ah oui c'est ce truc impressionnant des gars qui sautent voilà. de je sais pas combien de dizaines de mètres ah Oui, oui c'est ça C'était euh, vraiment impressionnant oui. Ils sautent, voilà, au niveau du port de la Rochelle vous avez euh, de, deux grandes tours si je me rappelle, ils voilà, sautent carrément il y d'une tour la rochelle trois, Ils voilà. sautent de la grande tour euh, et de, de la plus grande tour euh. Donc, voilà. Non et ça c'est absolument Saint Nicolas, c'est absolument impressionnant. Vous êtes allé spécifiquement pour ça ou pas Ah non c'était le hasard, d'accord. Le hasard et on a même pu tester nous euh, sauter de 9 mètres de haut avec euh, des lunettes euh, de réalité virtuelle. Ah oui mmh. Alors qu'est-ce que Comme ça donne si, C'était nous qui sautons. Ah c'est impressionnant. <rire> ouais. on a impression les gens de... qui tremblent en sortant. C'est ça. C'est on se jette, on a l'impression de se jeter dans le vide. Peut-être qu'on a le, le cœur qui qui bat un peu plus vite aussi. C'est ça, mais le plus impressionnant, c'est que comme on voit, enfin, on voit pas où est-ce qu'on est exactement, c'est ça qui fait le plus peur au final. D'accord, et vous avez visité un petit peu la région, parce qu'avec l'île de Ré, Fort Boyard, etc., il y a de quoi faire dans la oui, région. Oui, voilà, on a pris le bateau pour voir Fort Boyard. D'accord. Enfin, la Rochelle, moi je le conseille, c'est vraiment mouvementé, c'est animé mmh. tous les soirs, toutes ouais, les journées, c'est mmh. super la Rochelle. Oui, oui, ouais, tout à fait, il y a mon petit coup de cœur, moi c'est l'île d'Aix, c'est une toute petite île près du Fort Boyard. De Fort Boyard, ah, c'est man... ah, magnifique. Ouais. On a été à châtelet yon plage oui. vous connaissez, c'est notre plage. Ah, c'est votre plage, ça y est, vous l'avez climatisé. <rire> y elle elle a mis un, un panneau Cindy, si vous allez sur la plage, d'ailleurs elle s'appelle Cindy maintenant, la plage. C'est très sympa. C'est plus plage c'est Cindy-Plage. <rire> bon, Cindy, et la reprise c'est quand là alors La reprise c'est lundi. Ah, oui. ah. d'accord. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie euh, Moi je suis aide-soignante. Hey, ah, quel oui, beau métier. Voilà, beau métier, mais c'est vrai qu'il voilà, faut donner beaucoup de soi. C'est voilà, C'est pas, pas facile, facile ouais, oui. tous les jours, bien mmh. sûr. Bon, et les prochaines vacances, c'est bientôt ou pas Oh, bah alors ça, euh, je même ne pas, sais pas encore. pas calculer, <rire> c'est loin. Non, c'est pas calculer. <rire> bon, bah, très bien. Bah, Cindy, très bien. merci beaucoup. Oui, vous aimez écouter de la musique, Cindy Euh, oui, la musique. Oui. Ah, bah, On va vous offrir une enceinte Bluetooth JBL pour pouvoir écouter la musique. Ah, super, Cindy. merci beaucoup. Je vous en prie merci. on vous en prie. Et bon courage pour votre grand rush. Voilà, pour l'instant ça va, Cindy. Alors. Et on vous embrasse, on oui. vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous. Merci, Merci à vous on, on va rendre hommage à toutes les aides-soignantes oui. de France parce qu'elles font un travail absolument exceptionnel. Ah Tout oui, à fait. Ça oui. euh, évidemment, on, on ne le répétera jamais assez. Euh, 22h33, on poursuit. Oui. Et, euh, nous avons José qui est avec nous au 32-16. Bonjour José. Bonsoir José. Euh, bonsoir, vous m'entendez oui, oui, on se sent très bien vous José. Ah, bon, c'est très bien. Alors vous êtes dans quel coin en Lorraine Côté de Metz, entre, oh, Metz ouais. entre Metz et Thionville. Entre Metz et Thionville Donnez-moi le, le village. Oh Romba. Oh, écoutez, dans ces endroits de ma jeunesse où je faisais du vélo. C'est pas ah, vrai. Absolument. Des, vous faisiez du vélo à Rumba. Absolument, je suis de Metz. Je ah, suis de ah, Metz, vrai. une des plus belles villes de France. Ah, bon J'allais le rajouter. Absolument, <rire> ne rajoutez pas. Alors là, je suis en, en grand énervement, José. Enfin, Qu'est-ce qui Parce se que, que j'ai entendu ça. que vous veniez de terminer votre travail et ah. que de rechef, vous avez décidé de partir en Espagne. Au pays précisément. Mais vous êtes oh. frappadingue. Je vais vous défendre, ah. à José. Ouais, en fait, je fais un métier... Euh, bon, déjà, ça tombe bien avec l'auditrice d'avant. Elle était soignante. Moi, je suis l'infirmier. Ah. Mais c'est dans une structure beaucoup plus trop cool. Ou, si vous voulez, la journée était très, très, très calme. Je sais pas à si à on, on peut me dire. Bon, j'ai pu faire une bonne sieste. Ah, vous avez dormi Et au donc, travail Oui, bon, ah. ah. trop trop hein C'est pas mal, ça. Et du coup, je, je, je me retrouve en pleine forme. Là, je vais m'interviewer par toutes les infirmières qui Mais Vous êtes infirmier dans quel service Ah, c'est dans le service de santé au travail, donc c'est un peu particulier. D'accord. D'accord. C'est okay. bien. Voilà. Ouais, bah, ma foi. C'est important ah. aussi. Et alors attendez, donc là, vous allez euh, enlever la blouse et euh, prendre la voiture et partir au Portugal directos. Pour oh, une petite douche avant, j'imagine. Et pour minuit, ou à un départ avec la famille qui devrait être, ah. -être déjà être prête. Ah oui. La famille qui se compose d'eux Alors, moi, c'est une famille recomposée donc on ah. est en tout. Donc ouais. on cherche tout le monde et puis on y va. Mais vous partez avec un véhicule Moi, j'ai une grosse voiture et surtout, ce que je voulais rajouter, moi, j'ai trouvé une solution pour ne pas divorcer avant de partir en vacances. Ma solution, à moi, c'est la remorque. Ah, on oui. rentre dans la remorque, on s'en ah, donne oui les poules et puis voilà, tout le monde est content. Ah oui, d'accord. Bon, bah écoutez, parfait, vous allez où au Portugal Dans le nord-est du Portugal, à côté de Braga. Je sais pas ah si oui. Y a... oui, oui, oui, oui, tout à fait. Ouais. Et, et, mais vous allez faire euh, au moins une nuit de, de sommeil dans, dans un hôtel ou quelque part bah, pour l'instant c'est pas prévu comme ça parce que ma femme aussi roule donc on va rouler tranquillement en évitant je l'espère les, les, les gros bouchons jusqu'à mmh. jusqu en arrêt. et ensuite ça devrait se passer plutôt bien ah oui j'ai eu cette GPS. Alors, c'est pas vraiment du courage. Là, on est sur des voitures assez récentes avec la climatisation. Ça fait ans que je ne suis pas allé, la dernière fois, je avec une vieille voiture sans clim, à 5 de dedans. Mmh. Ah, c'est le bonheur, c'est royal. Vraiment... <rire> et euh, vous allez rester combien de temps, José, au Portugal Trois semaines. Pardon Trois semaines, Trois semaines, oh. c'est cool. Superbe. Bon, bah, très ah. bien. Voilà, mes parents ont une maison là-haut et. Pour une fois, j'ai visité Lisbonne parce que tous mes collègues me disent c'est tellement beau Lisbonne et oui. moi un Portugais d'origine de... enfin, ah. Lisbonne donc voilà ah oui là c'est ah la ouais. fout mal un peu quand même parce que franchement là euh, pas connaître Lisbonne pour un Portugais mmh. ah. Ah. aïe aïe aïe mmh. Mmh. Voilà. mais ouais mais je moi je vous, je vous conseille d'y aller c'est vraiment magnifique ouais, c'est un super de coup de cœur et qu'est-ce que vous faites pendant les vacances José euh, vous avez des, des je sais pas moi des habitudes vous allez voir des copains la famille vous faites voilà. du sport je... qu'est-ce que vous faites normalement en temps normal on visite beaucoup et... Mon épouse, mon... les grands marcheurs. Oui. Euh, on essaye de convaincre à tout prix nos enfants de nous suivre. Hein. Pour ceux qui ont des enfants de adolescents, c'est la croix la bannière. On passe ouais. une énorme partie de la journée à les convaincre de marcher mmh. pour ensuite aller marcher un petit peu. Bah après, voilà c'est ce qu'on fait. On se détend, on repart, on se détend. On passe notre temps à se détendre. Vraiment, prendre le temps de... Mmh. Et, ouais, et puis, euh, il, faut, il faut savoir quelque chose. C'est vrai que ça a flatté en plus vos origines euh, portugaises. C'est que euh, le, le Portugal a une gastronomie incroyable. On parle souvent de l'Italie, on parle souvent de l'Espagne. mais non, euh, on en Portugal Ah oui. Vous êtes d'accord, José On ne ah, vous entend ben, plus, là. Non, oh, mais non, mais je, je, je vous écoute, je vous écoute. <rire> si, si, ça fait partie aussi un peu du folklore. Oui. Euh, bon, pour moi, ça serait une découverte. Ça fait 18 ans que je ne suis pas retourné. Ah. Donc, euh, voilà, j'ai tout à redécouvrir, en ah, fait. Oui. Ah oui. Vous allez renouer avec vos racines. Voilà, en plus, je ne sais pas parce que le Portugal a gagné la Coupe d'Europe. Euh, ah, oui. euh, ah oui, ça va oui. Là, oui. mon cœur vient de se serrer, mais bon. <rire> ça va être encore <rire> la fête, je pense. Bon, voilà, ben écoutez. José, ce que je vous propose, c'est que, oui. euh, comme vous allez partir à minuit, Et euh, eh bien, que vous soyez un petit peu, tout au long de cette nuit, notre reporter d'un jour. Et que vous nous appeliez de temps en temps, lorsque vous faites un petit break, euh, qu'on voilà, qu puisse discuter avec vous pour savoir où vous en êtes, si ça roule bien, etc. Ça vous va on peut essayer, on peut essayer. On va tenter Oui. Allez, on va tenter, et puis on vous offrira de beaux cadeaux, tiens, voilà. pour vous récompenser. Merci, José. A tout, tout à l'heure, José. Mmh. Bon courage, vous. à Et peut-être à tout à l'heure. Merci. A bientôt, José. 22h38, euh, CTRMC, c'est le Grand Rush. Christian, la gastronomie portugaise. C'est remarquablement... Quand c'est remarquablement préparé et pas trop huileux, Ah. Ça va très bien Quand vous dites huileux Quand ça reste méditerranéen Frais mmh. Avec des produits en forme de salade Ça va parfaitement Mais il ne faut pas que ce soit frit Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs frits quand même euh, voilà. C'est le seul bémol Mais cela dit, quand on... moi j'ai des amis portugais Qui ont des restaurants sur Paris Qui font des choses extraordinaires ah oui. Et c'est une cuisine qui n'est pas connue Tout à là, fait. Les restaurants portugais ne se sont pas mmh. développés à l'instar des, des, des, des restaurants italiens Oui c'est bizarre ou Parce qu'ils ont une gastronomie qui, est, qui, qui leur est propre Et, et Il y a des mmh. grands restaurants portugais là Qui vont ouvrir en septembre mmh. euh, On va voir ce que ça va donner Notamment grâce à Christian Regoubi on, on a vu ce qu'ils étaient en train de réaliser. Donc, ils vont retrouver, dans ces, mmh. on va retrouver dans ces restaurants toute la cuisine traditionnelle. Bien. La vraie du cuisine début traditionnelle. Du, du début portugais. du XXe siècle. Très bien. Bien. Ah, Magnifique. Euh, on salue tous nos amis portugais qui nous écoutent mmh. et qui sont peut-être sur la route parce que c'est vrai que c'est peut-être le jour J pour retourner au pays de leur enfance. Les Portugais ont cela de singulier, c'est qu'ils se retrouvent en famille. Oui, c'est vrai. Et mmh. quand ils vrai. ont des anniversaires, ils sont banalement mmh. 300. Oui. <rire> ouais, et formidable, dans hein. un garage et ils font des fiestas fabuleuses C'est ça que est en génial. toute simplicité est cet esprit de famille ouais. Ouais. Euh, on revient dans un instant les amis il est 22h40, mmh. on aura Damien tout à l'heure qui part en Russie dans la nuit, on l'a eu tout à l'heure, il va nous dire où il en est, il part je crois, là. il va bientôt partir voilà c'est ça, il partait ce soir donc on lui avait demandé de, de nous rappeler et puis il est là, donc euh, c'est formidable il va faire un, vraiment un long périple hein. Euh, et puis Christian aussi euh, va nous apprendre à éviter de manger trop de sucre pendant les vacances. On n'a pas très envie, mais... C'est comme ça. Et voilà. puis Frédéric aussi... <rire> Euh, qui est parti de Paris pour aller à Martigues. Il déménage euh, Ça, c'est quand même... Euh, Paris-Martigues, c'est pas mal pour déménager. Eh on oui. faire ça que l'inverse. Mais enfin, bon, après, c'est une question de goût. On va <rire> le retrouver dans un instant, Frédéric. C'est le Grand Rush. On passe toute cette nuit ensemble sur RMC. Nous sommes en direct, bien sûr. Et le 30 de 16, si vous voulez nous joindre avec Aurélie, on est ravis d'être avec vous. Et on attend vos appels. À tout de suite. À tout de suite. RMC, jusqu'à demain, 20h. C'est le Grand Rush. 30h non-stop.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 Thomas, notre réalisateur ah du oui, Grand il Rush. Ah, il a sorti il toute sa playlist. Il euh, se prend pour David Guetta. Ah oui, il a sorti toute sa playlist qu'il a dans sa voiture. Ah oui, en fait. il danse. Euh, ah, voilà il, là. il a fait. Yeah. Et puis il dit pour une fois que sur RMC que je peux passer de la musique, il se lâche en fait. C'est pour ça ouais. que j'ai compris aussi le, le truc. Ah, et puis on a Myriam, notre productrice, qui est morte de rire à côté. <rire> et oui, c'est aussi ça le Grand Rush. C'est tous les trucs oui. de l'été euh, oui. qui font du bien parce que c'est les vacances et qu'il faut en profiter. Mm. Même si euh, voilà, les temps sont un peu compliqués, il euh, mm. y a bien des moments où il faut décompresser hein, euh, oui. et euh, voilà profiter de la vie tout simplement. Oui. Bonnes vacances à vous toutes et à vous tous en tout cas Où que vous soyez, quoi que vous fassiez On pense aussi à tous ceux qui travaillent on se... Voilà, en cette nuit de vendredi à samedi oui. On pense à vous Et puis n'hésitez pas à nous appeler Tiens, si vous travaillez cette nuit, mm. qu'est-ce que vous faites euh, Voilà, expliquez-nous un petit peu votre job de nuit Ça peut être sympa aussi de vous avoir mm, Oui, c'est vrai parce que quand on travaille à la radio On se rend compte qu'énormément de gens bien, bien travaillent sûr. la nuit les, les chauffeurs de taxi, les poids lourds euh, les, euh, les infirmiers libéraux, tout etc tout et Les commerçants aussi qui tout sont tout très très tôt, mmh. les boulangers, les pâtissiers hein, qui dans 2-3 heures sont sur le pont hein, pour préparer tout ça mmh. euh, Voilà, n'hésitez pas à nous appeler, on vous récompense avec de super cadeaux euh, au 32-16, vous nous appelez pour témoigner 32-16 ce soir, ou bien hashtag RMC sur Twitter euh, On enchaîne avec euh, vos témoignages maintenant et on retrouve Frédéric Salut Frédéric Salut Salut Frédéric Alors Frédéric, ah, déménage Et oui, puis ça, je vous le dis tout de suite, ça me fait plaisir parce que ça fait 25 ans que je travaillais sur Paris. Ouais. Et je vous écoute <rire> tous les matins avec M. Bourdin et tout ça. Et ouais. à chaque fois que j'appelais, je n'ai jamais réussi à vous avoir. Ah, et bien y voilà, ça vous. y est. Et là, je quitte Paris. Et, et, on, vous, et vous êtes sur RMC. C'est un, voilà. un signe, Frédéric. Ah oui. Alors, vous partez de Paris pour aller à Martigues, c'est ça Voilà, c'est ça. J'ai passé mes vacances tout le mois de juillet à Manosque. Ouais. Et là, je suis remonté, déposé mes enfants qui partaient leur mère. Ouais. Et moi, j'ai soldé mon appartement et j'emménage à Martigues le 1er août. Changement de vie. Changement de vie, changement de tout. D'accord. Et ce que si vous allez faire à Martigues bah, Travailler. Travailler dans ouais. quoi Dans un bureau d'études électriques. C'est une mutation professionnelle. D'accord. D'accord. Parfait. Bon, ça va Paris-Martigues, c'est mieux que Martigues-Paris, non Oui, je pense, oui. Ah. Oui, oui. Tout le monde me le dit. Ouais, <rire> vous avez gagné en espace, certainement. En espace, en soleil, oui. en tout, quoi. <rire> Voilà, changement de vie, puis ça me fait plaisir de vous voir, au moins je peux discuter avec quelqu'un parce que je fais la route tout seul. Ah, oui. Je suis parti de Paris à 20h30, oui. et là je suis arrêté depuis une heure, et ça me fait un grand plaisir de vous avoir, au moins je peux, peux parler avec quelqu'un. C'est un, un plaisir partagé Frédéric. Vous voilà. êtes à quel niveau là, sur la route euh, ben, Je suis parti, euh, j'ai roulé pendant une heure, et je me suis arrêté à la deuxième heure de repos, J'ai n'ai pas, euh, pas retenu le nom. D'accord, ok. Euh, et du coup, vous avez avec vous là tout, dou... ouais, vous avez tout combien de mètres cubes d'affaires là Ah non, mais tout mon appartement a été déménagé le début du mois de juillet. Ah, et oui. Tout est en garde-meuble et tout m'est livré la première semaine. Donc là, en ce moment, vous vous déménagez vous-même <rire> Ah non, non, non, c'est un déménageur qui a tout pris ah, il y a un mois. Ben... Et moi, ouais. j'ai passé mes vacances et j'ai trouvé mon appartement pendant mes vacances. Et là, je redescends avec ma voiture, puisque j'étais monté en train et descendu en train. Hum. Et euh, bah, je redescends avec toutes mes petites affaires, mon balai, mon aspirateur. <rire> oui, il y a l'indispensable. Oui. Et voilà, bien. puis je pars en vacances euh, tout le temps. C'est génial. Très bien. Et voilà. vous allez enchaîner le travail tout de suite ou vous avez un, quelques, je quelques travail, congés Je reprends le travail le 1er août. D'accord. Ah, ah oui, Voilà, c'est très bientôt. Voilà, donc bien je bien. maintenant, je passe le week-end tranquillement à Manos chez ma maman. Ah oui. Et je descends Il y Et la maman, vous voulez, vous voulez vous rapprocher de votre maman Voilà, tout à fait. Ouais, voilà. Donc, vous <rire> connaissez bien la lumière de Manosque, donc. Ah là là, oui. Hein, cette lumière qu'on n'a pas à Paris, là-bas. Ah, tout splendide. est éclairé, quoi. Et je vais oublier mes deux heures et demie de bouchon journalier que j'ai de chez moi à, à, à mon travail à Paris. Paris a d'autres intérêts aussi, c'est très beau. Hein. Une mon travail maintenant est à dix minutes de où j'habite. Euh... Quel luxe. <rire> voilà, Ça, face franchement... à la mer, face au lac de Berre et puis voilà. Bon, ah. euh, vous savez que Mar euh, RNC à Martix c'est sur 104,3. <rire> oui, oui, mais mon autoradio serait tout seul. Il n'y a pas de souci. Ah. Bon, c'est Je ne sais même pas comment ça marche, ça, d'ailleurs, François. De quoi c'est La recherche ah. automatique. C'est ce qu'on euh... appelle le RDS, les amis. Mmh. Voilà. En fait, c'est euh, une techno dans, dans la FM. En fait, quand vous ouais. écoutez la FM, qui fait que lorsque vous vous éloignez d'un émetteur FM d'une radio, et bien l'autoradio la, cherche exactement la même radio parce qu'il y a des codes en fait numériques qui sont transmis en même temps que la FM, et il va Essayer de trouver la même radio qui va se rapprocher de, voilà. de, de par un émetteur. C'est pour ça qu'en théorie, si tout va bien, si la radio est bien couverte, il n'y a pas de coupure. D'accord, ok. voilà C'est formidable d'avoir un homme de radio comme François <rire> près de soi. Mais maintenant, avec les applis, euh... Il faut tout le temps un petit problème quand on part comme ça. Il y a juste un petit problème. C'est qu'il y a un quart d'heure, j'ai la carte mémoire de mon téléphone ah. qui a claqué. Ouais. Et j'avais la carte de mon GPS dessus. Oh là là, c'est pas aïe bon aïe ça. Aïe. Et là, à cause de vous, je suis sorti de l'autoroute, je suis pas un péage, je vais le passer. Ah mince Et je ne sais pas où je vais arriver. D'accord, vous voilà. inquiétez pas pour aller à Martigues, il faut passer par Bordeaux. Euh, et puis Biarritz. vite. Voilà. Oui, mais je reprends le travail le 1er <rire> août quand même. <rire> ah ouais Qu'est-ce qu'il a, euh... qu qu a, voilà, qu qu a eu le smartphone, Fred Bon, je sais pas, vous savez quand il est branché dans la voiture, il chauffe, il chauffe, il chauffe, et là ma carte mémoire marche plus. Donc, euh, Le téléphone marche, mais la carte mémoire marche plus, et toutes les cartes GPS sont sur la carte mémoire, donc... Euh... Non, là, là. Non, oh, oh. Grave, hein, oh là là... Mais c'est pas grave, oh là... Bon. a euh, deux euh, jours pour descendre, donc euh, ça va. <rire> D'accord, mais alors du coup, vous vous déménagez, vous vous éloignez de vos amis, puis peut-être que vous n'allez plus pouvoir les appeler, parce que vous n'avez plus leur Non, contact. parce que <rire> je, je vivais dans un petit village euh, tra très tranquille, et je suis souvent chez moi, seul avec mes deux filles, puisque je, je vis avec mes filles. Et voilà. Donc euh, maintenant, bah, je me rapproche de ma famille, donc tout va bien. Bon Frédéric, puisque le smartphone ne marche plus, euh, on n'a pas trop le choix, non penser, bah il faut Il faut un nouveau smartphone Oh. <rire> non? Bah il y a un smartphone qui marche plus. Nous on en a dans l'armoire. Il, mar il marche à moitié, hein, Mais bon. Ah s'il ah. marche à moitié, attention, on peut changer d'avis, hein? Oui. Non non non, moi je change pas d'avis. Ah, <rire> en fait, je, je vous appelle par satellite, là. Ah, oui, <rire> ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Bon allez un Galaxy A3 pour euh, Samsung pour. Ah euh, oh, y oh, vous êtes des amours. et bien voilà, oh. un voilà joli la, smartphone merci. Samsung. Profitez-en. Et euh, oh, alors il ne il va, il va, va pas arriver avant que vous soyez à Martigues, hein, mais oh, grave, au, au moins ouais, il sera tout neuf. Ah oui, Frédéric, pensez à donner la bonne adresse <rire> oui, oui, oui, je donne la nouvelle adresse. Pas celle de Paris, ça ne marche plus. Voilà. Merci Fred, à bientôt et bonne route. c'est super, continuez comme ça, je vous adore. Ah, N'hésitez pas à nous rappeler merci. dans la nuit hein, si vous avez envie. On est là jusqu'à demain, 20h les amis. À bientôt Frédéric. Salut Fred. Salut. Mmh. Euh, alors nous avons Damien qui nous attend au 32-16, on a Sébastien aussi, mais oui. peut-être maintenant écoutez quand même oui. la voix de la sagesse, c'est Christian Reckia qui est là. Mmh. Et oui c'est vous, la voix de la sagesse Christian. Oui, vous avez ce poids là sur vos épaules, d'un coup cette responsabilité. Non, oui. mmh. on va parler du sucre, parce que le sucre malgré oui. tout, on est addictif, c'est addictif le mmh. sucre, hein. on est addict au sucre. Mais je sais... Un fabuleux antidépresseur c'est un fabuleux antidépresseur mmh. mais qui n'a pas que des avantages on est d'accord effectivement un individu ne peut se concevoir uniquement s'il si a suffisamment d'apport dans son équilibre alimentaire ouais. avec une prise de sucre extrêmement minimale dans le sang d'un individu qui pèse 70 kg, mmh. il n'y a pas plus de 5 grammes de sucre donc il faut vraiment considérer que le sucre on en a besoin quasiment 30 à 40 fois moins que des protéines or aujourd'hui on peut constater sur la planète qu'il y a 480 millions de diabétiques qu'il y en avait 150 millions en 1980 et qu'on n'imaginait absolument pas en 1980 qu'en 2015-2016 on puisse dépasser presque les 500 millions donc cette épidémie de diabète est lié à l'excès de consommation de sucre je ne peux pas dire que le sucre soit la seule cause de l'élaboration du diabète mais quand on analyse la consommation alimentaire des adultes et des enfants de moins de 10 ans nous constatons même chez les personnes qui sont professionnelles de la santé... Attendez, mm -hmm. je prends une fraise tagada pendant que vous parlez du sucre. Oui, et -y puis moi, je regardez, je, je fais ça aussi. Nous moi. constatons, même chez les, profession les professionnels de la santé qui ont des enfants, ouais. qui connaissent, qui savent ce que je vais dire là maintenant, eh bien, leurs enfants sont dans une consommation de morceaux de sucre, alors qu'on peut en manger... 3 par jour, en morceaux de sucre, ouais. des consommations de 50 à 60 morceaux de sucre. C'est catastrophique. Le sucre est caché, il est partout. Ouais. Le sucre est absolument partout. Ouais. Vous prenez une, une vraie pizza faite par une pizzaïolo italien, c'est une pizza où il n'y a, y a pas de sucre dedans compte tenu de la, la, la qualité de la production de la pâte, mm. et puis les légumes qu'on met dessus, oui, et, ou, ou d'autres choses. Mm. En revanche, dès qu'on attaque les pizzas industrielles... C est, c est, ça devient une catastrophe. Quand j'ai... Là, on vient de m'offrir un, un, un Coca-Cola, mm. je, je, je tiens à m'excuser <rire> de citer la marque, qui, par ailleurs, est un leader mondial, donc pas, ce ne sont pas mes pauvres paroles qui vont changer quoi que ce soit. Là, dans cette canette, il y a sept morceaux de sucre. Mm. Donc, 7 morceaux de sucre, c'est 5 km de footing. Donc il faut bien considérer qu'aujourd'hui, même si ce Coca-Cola est un Coca-Cola zéro, le mmh. fait que le cerveau voit arriver mmh. une saveur sucrée, c'est la sécrétion d'insuline qui est mmh. tout à fait gênante. Et si on veut faire comprendre aux consommateurs l'impact du sucre sur la santé... Il faut comprendre qu'une seule chose, le sucre fait sécréter l'insuline. Et plus vous faites sécréter d'insuline dans votre vie, plus vous faites épuiser la fonction pancréatique. Et Plus votre pancréas est épuisé en sécrétion d'insuline, plus vous risquez de faire un diabète. Non, non, et donc, okay. f... Ça, c'est le premier volet. Oui. Deuxième vous volet il faut comprendre. Reposez vite cette canette, s'il vous plaît. Ah, mais elle est chaque fois que vous consommez du sucre, vous sécrétez de l'insuline. Mm -hmm. Et chaque fois que vous sécrétez d'insuline, vous perdez du métabolisme, en... du mé... du métabolisme énergétique. Je m'explique. C'est comme si vous empêchiez votre voiture. À chaque fois que vous consommez votre... Sucre, vous faites sécréter de l'insuline, et, vo et votre organisme, qui est l'équivalent d'un moteur, mmh. votre moteur perd de la puissance. Et quand votre moteur perd de la puissance, mmh. à 20 ans, on est capable de monter 12 étages d'escalier, mmh. à 30 ans, Sans, sans être essoufflé, 8 étages, et à 50 ans, lorsque vous n'avez plus de récepteurs à insuline, ouais. que 1 ou 2 étages, ah oui. et là, vous êtes proche de la maladie vasculaire. Alors, ce qui veut dire que, ça c'est le tableau général, oui. Ce qu'il faut ça c'est le tableau qu'il faut expliquer aux parents, en disant, comme tout à l'heure, notre excellent maître nageur a dit oui. qu'il fallait être à 20 cm d'un enfant, quand l'enfant était dans l'eau, mmh. à de 50 cm de profondeur, eh bien vis-à-vis -vis du sucre, il faut dire aux parents, il faut que vous soyez obsédé chaque jour en demandant aux enfants de manger des légumes, de manger des fruits, de se faire plaisir, de manger de la viande et du poisson, de manger des desserts immédiatement après le repas, donc du sucre, à la limite... Le soda que j'ai cité tout à l'heure ne me gêne pas immédiatement après oui. un repas. Mmh. Ce qui nous gêne à nous médecins, c'est que des, les 7 qu morceaux, morceaux de sucre après un repas immédiatement, immédiatement après ou pendant le repas, ça ne me choque pas plus que ça. Parce que pendant le repas on est préparé En, en sécrétion d'insuline, à faire ce repas. Oui. On va si en prend... ce sucre-là. Voilà. Voilà. En revanche, le grand danger, c'est cette consommation de sucre entre les repas. Je m'explique. Oui. Pendant un repas, quand vous mangez un repas normal, une paella par exemple, mmh. vous sécrétez, le chiffre est faux, mais l'ambiance est bonne, vous sécrétez 50 000 molécules d'insuline. Oui. Quand vous rajoutez le soda, vous allez en sécréter 35 000. En revanche, quand entre le repas, À 16h, heures, 17h, heures, vous prenez une glace, plus le soda, avec en plus un café ou une cigarette, c'est 2-3 millions de molécules d'insuline mmh. que vous sécrétez. L'équivalent de plusieurs semaines, de plusieurs mois mmh. de vie de, de, de pancréas. Et c'est ça qu'il faut éviter. Mmh. Donc, nous ne sommes pas, nous médecins, contre le sucre. Mmh. Nous sommes contre l'excès de consommation de sucre mmh. entre les repas et à ce deuxième facteur Résol... je... consommer du sucre de manière raisonnée et surtout à des moments non, précis, précis Et donc après les repas troisième élément, la troisième dimension c'est que vient se rajouter à ce problème l'absence d'activité physique donc non seulement on ne sait pas à quelle heure consommer le, le sucre on consomme le sucre mmh. à contre-temps entre les repas, mais en plus on devient sédentaire et cette sédentarité nous empêche de finalement brûler le sucre qu'on prend entre les repas. Et ça, c'est un élément capital à intégrer. Donc, au fond, oui au sucre, mais en petite quantité immédiatement après le repas. Et si vous prenez du sucre entre les repas, ça oui. veut dire que vous êtes sur un stade. Ça veut dire que vous brûlez les calories, que vous avez fait 5000 pas. Et là, nous parlions des Pokémon tout à l'heure. Oui. Bon, très bien, c'est ludique. Eh bien, les personnes, je m'adresse à tous, à vous tous dans les voitures, Profitez des vacances pour vous restimuler sur le plan d'activité physique. Obligez-vous à faire... Une heure de sport par jour, sous n'importe quelle forme de la marche, du tennis, de la natation, ce que vous voulez. Montez des côtes, à pied ou en courant, faites du vélo, peu importe, faites du sport. Et quand vous revenez de vacances, il faut vous obliger, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, à faire 5 à 7000 pas par jour. C'est d'une simplicité angélique, Ça c'est rien, c'est rien du tout. Ça correspond à quelle distance par jour, 7000 pas 3, 3 kilomètres. Christ, Christian, juste une chose, parce que là on, a, on, on dresse quand même un, on va dire un portrait un peu un peu dramatique, mais là c'est les vacances, d'accord Les vacances, on a besoin de manger une glace de temps mmh. en temps l'après-midi, euh, quand on est à la plage, etc. Ça, on peut se le permettre quand même. Est-ce que finalement on peut se permettre quelques exceptions Oui, Je, nous sommes bien évidemment conscients que. Vous et moi, même ceux qui donnent des leçons et qui parlent aujourd'hui, même nous, nous faisons des excès. Mais nous faisons des excès dans une sorte d'ambiance de, de, de, de, raisonnée. C'est-à-dire qu'on raisonne, on se dit, bon, allez, c'est bien, je prends cette glace, je prends ce soda, eh bien, il faudra quand même que je m'oblige à gérer mon alimentation, je vais donc manger du poisson, je vais donc manger des légumes, je vais donc manger en plus, je fais un effort. que Il faut compenser un luxe Une luxure alimentaire avec un effort en contrepartie La petite glace après le repas de midi, c'est pas grave Vous faites 3 km de footing, vous montez une côte, etc Mais offrez-vous une glace, faites-vous plaisir ouais. Mais si vous ne faites rien pas que bon. la sédentarité, c'est un désastre Et là vous prenez 2-3 kg dans les vacances, vous ne les perdez plus jamais Mais en fait finalement tout ça c'est un équilibre C'est un équilibre. C'est du on, bon sens Voilà, Quand on mange cette glace, il faut avoir quand même euh, à l'esprit le, le fait de se dire Il faut que je fasse un peu de sport à côté, etc Et, et jouer de cet équilibre C'est pas seulement de la glace ce sont des sodas c'est du mauvais oui. pain blanc c'est du mauvais voilà. pain blanc qui est l'équivalent et... d'une glace oui. c'est une mauvaise pizza oui. ce et sont ces petites choses et alors les toutes les boissons sucrées évidemment et et et Les alcools. Hey les alcools. Ah, L'apéritif. Al ah, oui. ouais. C'est un désastre. Christian, on parlera tout à l'heure de l'alcool parce qu'on oui. va rentrer dans la nuit mm. tranquillement. Mm. Et qu'est-ce qui se passe la nuit Et eh bien, on sort. Oui. On rentre de resto. On rentre de bar. On, de, on sort de club, etc. Et on parlera de l'alcool justement et des méfaits de l'alcool mm. euh, sur la perception qu'on a de la voiture, etc. Ouais. Et, de et puis des, des, des, des moins mauvais alcools par rapport à d'autres D'accord. On revient après euh, les infos Et eh oui, tout à fait, on vient tout à l'heure, on va peut-être jouer avec des quiz de l'été Donc si vous êtes bon sur ce thème, appelez-nous au 32-16 Ouh là, là là les quiz de l'été Et puis euh, on, a Damien, on a Damien, on a Aurélien d'ouvrir aussi du Festival de la Paille euh, Avec le groupe Trio notamment qui s'y produit Et puis mmh. Sébastien qui va nous parler de la Côte Basque et des fêtes de Bayonne Tiens, en parlant d'alcool, à mon avis, ça doit y aller là-bas eh ouais. À A tout de suite RMC Le <rire> Grand rush, 30 heures non-stop Et si on parlait Renault Service Ah, l'addition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 Offre réservée aux particuliers sur tous les véhicules Renault et Dacia dans le réseau participant, voire conditions en point de vente. Oui On retrouve Patrick oui. en direct du tour à Rodez oui. pour l'étape des grands plateaux. Oui, un grand plateau hein, chez Ibis sur lequel j'ai posé, alors notez bien, un café, un œuf à la coque, une madeleine chaude à croissant, une pomme et un jus de fruits frais. Et zut, j'ai oublié de prendre du sucre. <rire> J'y retourne. Cet été, à partir de seulement 35 euros la nuit chez Ibis Budget, vous aussi faites le tour de France des hôtels de la famille Ibis. Conditions et réservations sur ibis.com. Ibis, Ibis Styles et Ibis Budget, des marques à Hotel Allez, un coup d'œil maintenant sur l'état des routes et on fait le point Maintenant avec vous, Rémi Théréra. Bonsoir. Bonsoir François. Bonsoir à tous. C'est une légère accalmie sur les routes ce soir et cette nuit avant le pire samedi de l'année classée noire par bison futé On attend les toutes premières difficultés vers 4h du matin. Ça commencera sérieusement à ralentir aux alentours de 7h. C'est donc le bon timing là pour prendre la route à la fraîche et dans une relative tranquillité. À 180 km de ralentissement, selon la communauté coyote, on a toujours un petit peu de monde de Vienne à Valence et entre Valence et Orange dans les deux sens. Vous n'êtes pas seul non plus sur la 8, aux abords de Brignol et sur la autour de la Ciota, plus à l'ouest sur la 61, vous ralentissez légèrement à votre arrivée sur Toulouse, sur la 10 tout va bien, même si vous avez un petit peu de compagnie, non loin de Bordeaux et entre Dourdan et Orléans soyez prudent et surtout si la fatigue vous prend reposez-vous RMC. Alors vous restez avec nous, on revient dans un instant pour la suite de ce grand rush sur RMC. 30 heures de direct, non-stop. On n'est même pas à mi-chemin avec Et Aurélie, puisqu'on est là jusqu'à demain, samedi, 20h. On vous accompagne sur la route de vos vacances, on est très heureux d'être là. Il est 23h. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. 23 h euh, toute actualité avec Alexandre Saint-Aignan. Bonsoir Alexandre. Bonsoir François, bonsoir à tous. Un homme écroué ce soir dans l'enquête sur l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray. Il s'agit d'un jeune de 19 ans chez qui la police avait découvert une vidéo du second terroriste la veille de l'attaque. Il est mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Les trois personnes sont toujours entendues par les enquêteurs. L'un d'entre eux est un réfugié syrien interpellé hier dans l'Allier. Une photocopie de son passeport a été retrouvée chez le premier terroriste. Journée dommage ce vendredi pour les chrétiens comme pour les musulmans. Trois jours après cet attentat qui a coûté la vie à un prêtre dans son église de saint étienne du rouvray les communautés se sont rassemblées pour prier ensemble. Notre douleur est aussi la vôtre, déclaration du curé de saint étienne du rouvray dans la mosquée de la ville. Manuel Valls, le Premier ministre, reconnaît une erreur après l'attentat de saint étienne du rouvray L'un des terroristes était en liberté sous contrôle judiciaire avec un bracelet électronique. Il faut inventer une nouvelle relation avec l'islam, selon le Premier ministre. Les constructions de mosquées ne doivent plus être financés par l'étranger, au moins temporairement. Les attentats de Paris, cette fois, de nouvelles mises en examen pour terrorisme. Aujourd'hui, un Pakistanais et un Algérien, ils venaient d'être transférés depuis l'Autriche. Ils sont soupçonnés d'être liés aux attaques du 13 novembre. Adama aurait pas de troisième autopsie. Il était mort pendant son interpellation dans le Val-d'Oise. Sa famille réclamait une nouvelle expertise. Elle a été refusée par la justice. Aujourd'hui, les résultats de la deuxième autopsie avaient confirmé l'absence de traces de violence. Mais sa mort reste inexpliquée. Une dernière info avant de passer au football. Une vidéo qui redonne le sourire dans cette actualité chargée direction Hawaï où la lave d'un volcan en éruption a dessiné un étrange symbole dans le cratère. Deux yeux et un sourire. La vidéo prise depuis un hélicoptère fait beaucoup réagir les internautes. Le volcan Kiloéa est considéré par les scientifiques comme un des volcans les plus actifs du monde. Allez, on passe au football. C'était la reprise de la Ligue 2 ce soir. Pas beaucoup de spectacles. Hein. Trois victoires et cinq matchs nuls. Valenciennes a battu Clermont 2-0. Sochaux est a gagné sur le terrain de 3, 3 buts à 1 et le Havre s'est imposé à Orléans 1-0. Tous les autres clubs ont fait match nul 0-0 entre Ajaccio et Brest, Niort et Lens, Tours et Ajaccio, Nîmes et Laval, enfin Bourg-Péronas et Strasbourg 0-0. Sochaux et Valenciennes sont leaders aux commandes de la Ligue 2. Prochain match demain à 15h, le Red Star recevra au cerf la météo de Rémi Ferreira. Et une première journée de vacances pour certains qui ne sera pas placé sous le signe du soleil. Le ciel elle sera bien dégagé en Alsace et sur le pourtour méditerranéen partout ailleurs. Les éclaircies alterneront avec les nuages. On attend des orages même en matinée au nord de la Garonne avec des ondes très localisées. Les coups de tonnerre vont se déplacer dans l'après-midi du massif central aux Alpes. Des averses assez soutenues sont prévues également le long des frontières du nord. Les températures demain matin 13 degrés à Poitiers, 14 à Orléans, 15 à Metz et à Lille, 16 à Nancy, 17 à Strasbourg et à Paris, 18 à Biarritz, 19 à Lyon, 22 à Marseille, 23 à Nice. Au meilleur de la journée, comptez 21 sur la rade de Brest, 25 au pied du Du Trocadéro à Paris, 27 sur la prom des Anglais à Nice, 33 à Toulouse et 34 sur le pont d'Avignon. Merci Rémi Ferreira, bonne soirée à tous sur RMC. Il est 23h4, retour du Grand Roche, François Sorel. Merci Alexandre. Merci beaucoup et le Grand Roche se poursuit avec Aurélie à mes côtés, le docteur Christian Ekia et puis vous. Vous qui êtes avec nous, qui nous écoutez, vous pouvez participer à ce grand rush. Vous êtes sur la route des vacances. Profitez-en une fois par an. On peut se permettre ce luxe Et de, de passer cette nuit en votre compagnie parce que c'est une nuit chargée hein, sur les routes de France, vous le savez. Euh, journée classée noire par Bison Futé. On vous attend 3216 16 ou bien grand ou sur Twitter avec le hashtag grand rush rmc. À tout de suite. À tout de suite. RMC. Le grand rush avec les stations-service Leclerc pour vous accompagner tout au long de votre trajet. RMC, Le Grand Rush, François Sorel, Aurélie Frex. Il est 23h05, c'est RMC et c'est Le Grand Rush, toujours avec Aurélie Frex, à mes côtés. Et puis, euh, bien sûr, je le disais, vos témoignages, on va retrouver Sébastien dans un instant, Damien aussi. On va découvrir aussi le Festival de la Paille avec Aurélien Douvray. Oui, c'est un festival qui se, dé... qui se déroule dans le Jura. Oui, ce sera dans un instant. Et puis, il euh, y a des cadeaux tout au long de la nuit. dire. Oui, il y a des cadeaux tout au long de la nuit et vous pouvez jouer par SMS. On a euh, un nouveau euh, jeu à vous proposer. Pendant tout le grand rush, grâce à RMC, des smartphones Samsung, dernier cri, sont à gagner. Donc là, c'est un Samsung S6 Edge d'une valeur de 409 euros. Donc, c'est un très beau cadeau. Pour jouer, c'est très simple. Il suffit d'envoyer RMC au 732-16. Je répète, RMC au 732-16. Et vous avez jusqu'à 8 heures de matin pour jouer, vous pouvez jouer toute la nuit, donc euh, à, vos, à vos smartphones, justement. Voilà, RLC, euh, au 7 32, 16, le Galaxy S6 Edge est un super smartphone avec une qualité de prise oui. de photo qui est hallucinante. Enfin, voilà, il battances. fait des photos super, même en basse luminosité, ah. ce qui en général est le point faible, on va dire, des smartphones. Ouais. Mais celui-ci est vraiment excellent, donc euh, allez-y. Franchement, si vous aimez les photos sur smartphone, vous ne serez pas déçus. Euh, et puis, je tenais quand même aussi à féliciter euh, Aude Varoco, qui habite L'île sur la Sorgue, et qui a joué avec nous pour lancer le Bluetooth JBL. C'est elle qui a été tirée au sort. Bravo. Bravo. Bravo à Aude, donc. Oui, et puis on vous remercie aussi pour tous les messages que vous nous envoyez. Ouais. Vraiment, là, ça fonctionne, euh, ça fonctionne très très bien. Donc, euh, on a Romain qui nous écrit. Je vous écris juste pour vous encourager durant ce, ce grand rush. Je pars euh, lundi. Euh, pour ma part, je profite du week-end pour faire un peu d'astronomie tout en vous écoutant. une est activité ah, estivale, ouais, c'est est sympa. Chouette. L'astronomie l'été, c'est génial. Hein. Ouais, voilà. Et puis, euh, en plus, il dit François, je, je vous suis depuis la, la chaîne techno. François, tu <rire> es génial. Voilà. Oh ça, là là, ça, ça, ça c'est gentil. Un plaisir. Voilà. Et puis, euh, on a aussi Damien. Alors, Damien nous dit qu'il vient de terminer de faire des petits gâteaux. Dommage qu'il n'habite pas la région parisienne. Sinon, il serait venu nous en apporter en studio. Bon, oh, C'est mignon. C'est très mignon. C'est mignon bah, si. Alors que Christian Hickey m'a mis à côté des confitures Tout à l'heure il parlait ah. du sucre Et maintenant voilà il y a des confitures qui arrivent Des non, confitures mais... euh, mm, Ça a l'air bien en plus Waouh, waouh, waouh. Là je suis preneur ah, C'était oui. du miel non C'est du miel C'est ça C'est du miel Ah oui je sais pourquoi Parce que le miel mmh. ça soigne la voix ah. Et 30 Exactement. heures de direct, direct. Ça, ça, mmh. ça peut un oui. peu fatiguer la voix C'est très bon bien bon Très bonne idée, idée. Ouais, ouais, Merci bonne beaucoup C'est bien travaillé. travailler Enfin de faire la radio avec un médecin Au moins là on est tranquille Il, on le gars penard, il a son miel Il a tout ce qu'il faut, on est au top euh... vocal à Alors euh, Christian, il ne faut pas parler à 18 mètres du micro Parce qu'autrement on n'entend rien du tout Vous le savez ou pas je, je... Oui, cela fait que 8 ans qu Oui voilà, c'est Et Christian était à 10 mètres du micro en fait. voilà. Donc, On n'entend rien Donc, Je disais que j'avais apporté du miel à les petites équipes Pour pouvoir soigner la gorge Ça reste encore de très bons procédés Et si vous avez pendant l'été mmh. mal à la gorge Faites quelque chose de très simple. C'est une tisane, du citron et du miel. C'est exceptionnel. Ah, c'est exceptionnel, c'est sûr. Mais le, est... Miel, mais le miel est un, voilà. est un médicament, en, en quelque tellement. sorte. Il est 23h08. Attention maintenant, on vous sollicite, les amis. On va jouer et on va se faire un quiz. C'est ça, Aurélie Eh oui, on va faire un quiz sur les types de l'été. Et du coup, bah, écoutez, je crois que c'est Thomas, d'ailleurs, notre réalisateur, qui. Euh... Oui On a Damien en ligne. Bonjour, Damien. Bonsoir Aurélie, bonsoir, bonsoir François bonsoir et, Damien. et bonsoir Christian. Bonsoir. Bah, prêt à partir hein, pour la Russie. Bon alors, parce que là vous en êtes où là Vous avez tout chargé dans la voiture, vous êtes prêt à partir C'est ça, la voiture est chargée à bloc, on est, on est prêt à partir et, euh, et on sera demain matin à Cologne et j'espère que je pourrai vous appeler de Cologne demain matin en train de prendre le petit-déj euh, bien arrivé à bon port. Vous voilà. mangerez un petit-déj euh, avec du jambon et, et des saucisses Alors non, en fait, en, en, Allemagne, en Allemagne, il y a des Dunkin' Donuts. Ouais. Et c'est mon petit plaisir depuis que j'étais aux états unis Et je vais me faire une boîte de 24 donuts. Alors je sais pas. ça, ça va dire, fiant, mais... <rire> Oh là là, question 24 donuts d'affilée. Ah, vous vous rendez y a, compte y a, un y a, peu le y cauchemar y a, Damien... Vous pouvez répéter la question <rire> Il n'a pas entendu en fait son oreille, il n'entend pas le mot donuts. Non mais attendez, je, juste une chose Damien. Damien, un bon donut, c'est... Vraiment, mais inoubliable, Christian. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Je suis en face de ah vous, non, je oui. vous le dis. Mais un bon donuts, c'est voilà, terrible. Euh, Damien, on, va faire, on se fait un petit quiz ensemble Un petit ah quiz musical Est-ce est que Damien ne pourrait pas avoir un adversaire comme Sébastien, par exemple Mais ça tombe bien, parce que Sébastien <rire> est là. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir, Aurélie et François. Bonsoir, Sébastien. Vous allez, euh, bah vous, vous allez sur la Côte-Basque Oui, j'ai y, Okay. Jimmy d'ailleurs sur la côte basque. ah d'accord ok euh, Sébastien vous n'êtes pas en haut-parleur par hasard ah euh, non Non Alors, ah. il faut parler bien près du téléphone parce qu'on a l'impression que vous êtes dans une, dans une pièce avec un haut-parleur, on ne vous entend pas très très bien. Ah, ben et... attendez, bougez pas. Je, je vais bouger, justement. Ah, ah. ben nous, on bouge alors pas. Alors, nous, on ne bouge pas, mais vous, vous bougez. Voilà. <rire> Jusque-là, on maîtrise la situation. Ça va, on est bien. Est-ce que là, c'est -ce mieux Oui, c'est oui, un peu, mieux. Mieux. Un peu mieux. Alors, surtout, ne bougez pas, Sébastien et Damien, on va jouer au quiz. Donc, Thomas, notre réalisateur a sorti la playlist qui tue de l'été. <rire> c'est la playlist de l'été euh, 2016, Thomas, c'est ça ou Non, c'est autre chose. Ah oui, c'est vieux. Il y a de tout. Damien, bonne culture musicale J'espère bien, j'espère mm -hmm. bien. Après, des étés passés sur, sur les différentes plages de France, j'espère avoir ah, une bonne ah, oui, Sébastien aussi, ça va okay, ça va. De ce côté-là, ça va. Alors attention, parce que là, on ne rigole pas avec les quiz sur ah, RMC dans ah, le non, Attention, attention. Avant que vous nous donniez le titre ou... Où... Alors, c'est où le titre ou l'interprète qui gagne hein On va pas commencer à chipoter le titre et l'interprète, patati patata. C'est où le titre ou l'interprète Mais avant que l'un d'entre vous nous donne la bonne réponse, il faut faire top pour qu'on vous entende. Là, on arrête la musique et la personne qui dit top donne sa réponse. On est d'accord D'accord. C'est quoi Trois bonnes réponses On est d'accord Oui, trois la bonnes Aurélie. réponses. Ouais. Allez, le premier arrivé à trois. Bon. Et Alors que Christian attaque la vitamine C, des amis. Alors il croit que je ne l'ai pas vu, mais je vois qu'il a attaqué la vitamine C. Et oui, parce qu'il est avec moi pendant 30 heures aussi. Donc là, il recharge un peu les batteries. Euh, attention, on y va. Premier titre, les amis, c'est parti La musique dans Hop. Hop. Alors c'est qui a qui un... a dit top C'est euh, Sébastien. Sébastien. Sébastien. Alors. C'est Sébastien. Machine... Zouk Machine Maldon. Zouk Machine Maldon. Oh là là, on a le titre. Ouais, on ah, est bon, alors bravo, un point pour Sébastien, point, bravo! Je compte les points! Oui. Donc, attention, Damien, c'est pas encore complètement perdu, mais ça sent pas très bon. Ouais, ah, il a été rapide là. Il a été ouais, rapide. Ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais. Mais Sébastien, on voit qu'il a l'habitude des fêtes de Bayonne, donc euh, ça rigole pas là-bas. On danse le zou toute la nuit. Attention, on est parti pour le deuxième extrait! Ouais, ah, Sébastien gîmé, gîmé à bas. Oh purée, oh là il là est là fort là Oh là là, qu'est-ce qu'il est, qu est, est fort Juste sur l'intro. Sébastien est très très fort <rire> les amis, alors que la chanson n'avait même pas commencé, c'est incroyable ah ouais, ouais. Ouais. J'ai un ado à vous faire après. Ah, oula nat euh, C'est le frère de Thomas, le réalisateur, il lui a donné la playlist avant, c'est ça <rire> Non. Vous êtes non. un membre historique du groupe ABBA C'est ça Non plus, mais c'est qu'on a un point commun François On a un point commun, on fait de la radio Ouais. Gagné. Ah, c'est pour ça. Ah oui, là, moi, je vais enlever un point, Sébastien. Vous alors, êtes Sébastien Coué. <rire> non je pourrais mais non. <rire> bon, attention, parce que c'est pas encore complètement gagné, ouais. Sébastien, puisque c'est 3 ouais. points. D'accord ouais. Damien, ça va C'est pas trop dur cette soirée Non, non, ça va. Ça Damien, ouais, c'est balle va. de match pour Sébastien quand même. Attends, ouais, je... Je... Je, sais, je, sais bien, je sais bien. Mais il y aura des cadeaux pour tout le monde, de toute façon, ouais. même pour, le... pour Damien. Hein, si si... Au cas où, il perd, hein, parce que c'est pas encore sûr. Attends, mais, ouais. Attention, troisième extrait. Euh, top! Eh oui, Sébastien. On est tous les mêmes. Oh là là, Sébastien! Bravo! Là, franchement, euh, Sébastien, là, ouais. respect. Ouais. Alors, Sébastien, on revient dans un instant, hein, juste, euh, voilà, pour que vous m'expliquiez où vous êtes, où vous faites de la radio, ouais, ou tout, où ou, ça exactement. Ouais, un... Mais mm. je, vais, je vais dire quand même, à Damien, bien joué, Damien. Bah oui. Oh, là, là, là, franchement, ça a été d'un grand niveau. Hein. Alors, d'habitude je, je passe sur les plus foot je suis meilleur que ça. Ouais. <rire> vous avez, ah, ouais. bah, oui. Complètement. Bon, <rire> bon c'est pas, ce pas grave, grave Damien. Euh, de toute façon, on va se retrouver ouais. euh, un petit peu dans, dans dans la nuit, là, non Euh, bah écoutez, je, je vois, si je fais une pause, euh, si j'arrive à vous avoir, il euh, n'y a pas de souci. Et euh, eh bien voilà, n'hésitez pas, comme oui. ça vous nous dites où vous en êtes et comment ça roule, d'accord Mais au pire, euh, je vous appelle demain matin à Cologne euh, dès qu'on arrive, euh, si on n'est pas, euh, pas fatigué, parce que je pense qu'on va dormir là quand même, c'est oui, y pas route. Oui, il faut. Et voilà. puis normalement, demain à la fin de la journée, si tout se bien, on sera à Berlin. Euh, donc voilà. D'accord, bon Alors bah y a, super. Il y a Thomas sur Twitter qui nous dit Damien, il pourra donc dire allô de Cologne Ah oui. Voilà, elle est ah là, oui, allez oui. bien. Euh, sur, voilà Thomas sur Twitter là, qui est en forme. Bravo, elle est mmh. bien Thomas. Je, je mets... mmh. et je mets un 18 sur 20. Ah oui. Bien joué en valide. Damien donc à tout à l'heure et de Merci toute façon quoi qu'il arrive on vous enverra un cadeau RMC ça c'est clair on va, on va vous gâter. D'accord? Ça va. Merci, Merci Damien. Enfin, à bon alors Sébastien. Oui François. Maintenant qu'on est entre quatre yeux, vous faites de la radio? Ben en fait, donc moi je suis sur la Côte-Basque mais je suis sur une radio qui est basée du côté de Troyes, dans l'Aube. Ah d'accord, ah, ok. okay. Ouais. Et, Et d'ailleurs, ouais. à l'heure où je vous parle je suis censé être en émission mais je me suis organisé. Ah d'accord, ok. Bon, ah, c'est sympa Moi si je pouvais faire ça, jouer euh, un coup sur une autre radio pendant que voilà, pendant que je serais... Vous êtes en, en arrêt maladie tout. <rire> bon, ben Sébastien, qu'est-ce qu'on va offrir, Sébastien Aurélie ah bah, écoute, Parce qu'Aurélie est la prêtresse des cadeaux, c'est elle qui a la clé, de l'armoire. Donc, moi, euh, franchement, je ne sais pas. Euh... Et... Bah, écoutez, Sébastien, vous avez l'air tellement fan de musique, on peut peut-être vous offrir une enceinte, une enceinte Bluetooth Ah, oh bah avec grand plaisir. Allez, l'enceinte voilà. Bluetooth JBL, la JBL. classe. ça vous va avec ah, grand plaisir. Voilà. On est ravis. Thomas, on a encore en stock de la musique, on va voir s'il est bon. Allez, d'accord. Ah, allez, on le bon, Sébastien, on joue, mais alors pour le fun, on va ouais. voir si vous êtes vraiment aussi bon que ça, d'accord Allez, on y va. Allez, on est parti. Ouh là bon, Benjamin Rocks, Woody Queen. Ouais. Allez, euh, ça c'est euh, ouais. réglé. On enchaîne, Thomas. Allez, on y va. Ça, je sais ce que c'est. C'est Michael Jackson. Ah, ouais, dis, Jackson. Euh... J'ai plus, plus le titre, mais c'est Jackson. C'est du Rock My World. Voilà. Alors, voilà. Ça. voilà. OK. Et le troisième euh, L'Aziza la ouais. Balabouane. Eh ouais, ouais, ben voilà, bah, Sébastien. Ouais. Allez, mmh. cadeau amplement mérité l'enceinte Boutou-Jibel. C'est qui est d'ailleurs enterré à dire Ah oui, j'ignorais. En effet, en effet. Sébastien, merci. Il n'y a pas de quoi. Bonne soirée. Vous en êtes où là Vous allez partir Vous êtes déjà sur la route Comment ça se passe Du tout, je suis en émission là, je suis à la radio. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est ce que vous me disiez. Et oui, d'accord, vous ne pouvez pas être sur la route et faire la radio en même temps. Bah tout à fait, je crois qu'on va pouvoir se dire mutuellement bonne émission, finalement. c'est ça. On va, on va vous laisser deux, trois auditeurs Sébastien. Et, et bonne fête de Bayonne à tous ceux qui nous écoutent depuis Bayonne. Bah oui, Monsieur, ouais, oui. Oui. Et, et vous vous habitez où Sébastien Moi je suis du côté de Saint-Jean-de-Luce. Saint-Jean-de-Luce. Ah, ah, ah, C'est vraiment très sympa. Très bien. Cibour. Euh, un, peu, un, peu, un peu avant, Thibault. À Soukoua, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, je connais bien. En tout <rire> cas, Sébastien, merci beaucoup et bonne soirée. Ben, merci François. peut-être que euh, je vous appellerai demain en faisant le, la cuisine. Il n'y a pas d... oui, ben, Ah ben voilà, en moi faisant En faisant la cuisine, ah. Sébastien il fait tout. Il fait de la radio, il fait de la cuisine, oui. il est fort dans les quiz, j'adore. A <rire> bientôt Sébastien, bonne soirée. Ah, ben, sans doute à demain. À demain. A bientôt. Euh, et bien voilà, c'est ça le grand rush. des auditeurs qui euh, sont sympas, qui nous mm. appellent et qui euh, peuvent s'exprimer en direct. 32 16. Mm. Euh, et vous avez aussi le hashtag grand rush RMC. Voilà. Et puis d'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle. C'est que le, le Samsung S7 noir qu'on offrait tout à l'heure a été gagné. Et il a été euh, gagné euh, par Nicolas. Donc bravo Nicolas euh, de Saint-Géniès de Malgoire. Bravo, bravo. Et puis là, en ce moment, du coup, par SMS, maintenant, on offre le Samsung euh, S6 s 6 s d'une valeur de 409 euros donc pour jouer, bah vous envoyez RMC au 7-32-16 vous pouvez jouer toute la nuit jusqu'à 8h du matin Voilà, smartphone Galaxy S7, bravo à cet auditeur. Bravo, très un beau cadeau. super cadeau, cadeau. Hein, franchement, mmh. le top du top du smartphone 23h18 si on allait découvrir le festival de la paille maintenant Aurélie Et Oui, on va découvrir ce, ce festival qui se passe à peu près en même temps que le, que le Grand Rush euh, c'est du côté du Jura Bonsoir Aurélien Douvray, vous êtes l'organisateur du festival de la paille Oui bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Du coup comment ça se passe là euh... ben, Ça se passe très très bien. Ouais. <rire> ça se passe très très bien. On est archi complet pour ce ouais. soir. On sera encore complet demain. Voilà c'est un beau week-end. Il fait bon. On est voilà on est à la on est à la montagne, à la moyenne montagne dans le massif du dans le massif du Géral, Puis on profite des concerts. Quelle est la programmation du festival Eh ben, la programmation, aujourd'hui, on est, aujourd est pile-poil euh, en train d'écouter justement le groupe Trio actuellement. Et puis, on a pu apprécier le, le show de Big Flo et Oli il y a quelques instants là, sur mm -hmm. la grande Qui scène. Tonton, donc, là, on ouais. mm -hmm. voilà. Et on terminera sur, euh, par de l'électro pour la grande scène euh, avec les Bardinamnama. Vous parliez de, du groupe Trio, et bien Trio, c'est ça. Ah. Un groupe qui fait beaucoup de festivals. C'est vrai. Exactement. Et vous attendez combien de monde cette année, Aurélien ben là, on est, là, on est à peu près 11 000 ce soir. Et ouais. on fera à peu près la même chose demain. D'accord. Et c'est où exactement dans le Jura Un ah, métabier. un ah, c'est dans le département du Doubs, mais Ouh. dans le massif jurassien. Oui, qui est euh, une station de ski également. Exactement, ouais. c'est vrai que ça peut, on peut venir skier donc bien évidemment euh, l'hiver et puis <rire> on va profiter de, de la musique et puis d'autres autres activités aussi de la station, comme la luTT ou bien euh, le VTT euh, en été. Bon faites-nous un bulletin météo. Euh, okay. Tout va bien, ça va Tout va bien. Ouais, il fait super bon. Enfin, voilà, on a au moins de montagne, donc on a quand même remis une petite laine, comme oui. Ah oui, il faut toujours une la petite laine. Voilà, exactement. Et puis demain, ils annoncent beau aussi, donc c'est parfait. Très bien. Ben Aurélien, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce festival? Ben, voilà, que tout se déroule parfaitement, comme c'est le cas. C'est compliqué à mettre en place pour programmer comme ça un festival. J'imagine qu'il faut vous, vous caler plusieurs mois à l'avance, non? Parce que tous ces artistes sont tellement sollicités tout l'été, ça doit être parfois un peu un casse-tête, non? Euh... Je te fais faire un gros casse-tête. Ouais, c'est une grosse, très grosse organisation. Ouais, ouais. Même, euh, voilà, en plus on est une bonne, euh, tous bénévoles, voilà sur le sur le sur l'événement et euh, pendant le pendant le week-end on fera trois, on est 350 bénévoles à organiser tout ça. Donc oui, c'est très lourd, c'est très fastidieux. Et puis pour la programmation, on s'y prend quasiment un an à l'avance. Je suis en train d'essayer de réfléchir à l'année prochaine. Oui, c'est ça, les festivals, c'est à plein temps. Oui, euh, voilà, parce Il faut gérer les agendas de tous les artistes voilà. qui enchaînent mmh. festival sur festival. Mmh. Et c'est vrai que ça ne doit pas être évident. Hein. Combien ça coûte une entrée comme ça pour euh, assister euh, à l'une de vos soirées, Oélien eh ben, nous, Nous, on essaie de rester sur un tarif abordable justement pour que ça puisse être accessible à tous les mmh. publics, comme on dit. Et donc, on est autour d'une trentaine d'euros par, par soirée. Et c'est jusqu'à quand le festival C'est jusqu'à demain. C'est jusqu'à demain, d'accord, ok. Donc il reste euh, encore un, un concert demain soir et dans la journée aussi. Il reste alors des concerts l'après-midi, mmh? oui, qui sont grat gratuits, avec notamment des spectacles pour les enfants. Mmh? Et puis sinon, c'est demain, euh, demain soir euh, où on enchaîne encore euh, une dizaine de concerts. D'accord, ah oui, une dizaine de concerts. Donc il euh, y, y, y a combien de scènes Il y a deux scènes. Ah il, y a deux oui. scènes le... ouais, il y a deux scènes qui jouent donc euh, une, une à une. Et, euh, en vendant voilà, de la, des têtes d'affiches et puis en alternant avec de la découverte euh, et des groupes émergents, comme on dit. Merci beaucoup, Aurélien, et on vous souhaite un super festival de la paille. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Et encore un petit bout euh, de trio. <rire> Voilà qui mmh. euh, se produit donc au ah, festival oui. ça c'est le tube euh, qui les a fait connaître exactement ouais. euh... merci Aurélien, à bientôt merci Aurélien et, à puis, bientôt. et bravo, merci. bravo à tous ces gens qui organisent des, des festivals qui font euh, s'amuser les gens qui les font se réunir en ces, en ces temps difficiles où ouais. on en a besoin donc bravo aux bénévoles il faut continuer de oui. vivre tout, exactement. tout simplement Euh, 23h22, hein on va maintenant accueillir Sarah et puis juste après, on retrouvera Anaïs Dené qui est partie ah oui, depuis, à tout nice. à l'heure depuis Paris qui doit se rapprocher tranquillement d'Andaï, mais on va voir où elle en est hein. Oui. Euh, Voilà, rappelons qu'elle est partie de Paris tout à l'heure à 14h30 et puis euh, voilà, petit à petit elle avance l'objectif c'était d'arriver à minuit à visiblement elle ne va pas réussir son objectif, elle va arriver avec un petit peu de retard mais on va faire un point avec elle et puis Sarah sera avec nous, voilà. Sarah qui sera en Perpignan et qui part de Metz avec toute sa belle famille elle va nous raconter euh, bah, comment ça se passe, son périple <rire> c'est le grand rush, à tout de suite à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 LMC Le Grand Rush, François Sorel, Aurélie Frex. Ah, ça c'est le The alors attendez ah. je pense que là s'il y a un tube de l'été c'est bien Justin Timberlake quoi, parce que cette chanson c'est incroyable alors ce qu'elle a amusant sur le web c'est de voir toutes les chorégraphies des de vidéos sur Youtube euh, d'enfants de, qui, qui ont fait des chorés super c'est vraiment très sympa c'est multigénérationnel on est en boîte de nuit là exactement <rire> Justin Timberlake Et oui oui euh, on accueille Sarah ah oui accueillons Sarah bonsoir Sarah bonsoir vous êtes sur la route Oui, absolument, nous sommes, euh, sur la route des vacances. Alors vous, vous faites une sorte de, de diagonale, puisque vous faites euh, Metz-Perpignan. Euh, absolument, absolument, <rire> nous sommes partis de Metz euh, tout à l'heure à 22h, et nous nous rendons euh, à Perpignan, ma région d'origine. Ah <rire> Donc voilà, nous rentrons, euh, nous rentrons au Bercail, voilà. Et vous êtes en famille Absolument, absolument, je suis avec ma belle famille ouais. euh, qui eux sont lorrains donc euh, voilà, je me suis mariée qu'un lorrain donc euh, eux lorrains, donc euh, voilà on va visiter un petit peu ma région Ah euh... ben c'est très bien, c'est très bien alors qu'est-ce que vous allez faire, racontez-nous un petit peu Eh bien, écoutez, euh, on va faire d'abord le traditionnel tour de la famille. Ah Donc, oui Ça, déjà, c'est précieux. C'est une épreuve. C'est exactement ça. C'est surtout une épreuve pour mon mari. Là, ça va être ah, plus délicat. Oh ah, là là. Oh, mais non, ça va bien se passer. On y mange bien. On espère oui. qu'il n'écoute pas RMC. Ah, bah, euh, j'espère y pas non plus qu'il a pas tout du transport. qu'on qu du... et puis, euh, puis voilà, on va, on, va, on va profiter de la plage. Oui. On, va, on va faire des, un tour de catamaran. Et puis on va profiter des, des, des magnifiques châteaux que, que l'on a dans notre dans notre magnifique région. Donc voilà, et des, des différentes activités aquatiques. On va on va bien bouger. D'accord. bien écoutez, et ce sera du coup ça sera un peu sportif. Vous êtes vous adorez faire du bateau, donc oui absolument absolument avec mon mari on, on adore ça vraiment. Même si c'est les vacances, on essaie quand même de se bouger un petit peu parce que tout à l'heure j'entendais on parlait de sucre. On essaie d'éliminer un petit peu. J'en ah, vois un à ma droite bien. qui est content. <rire> Et vous éliminez comment, Sarah Vous faites du sport alors euh, Oui, absolument oui. On fait du sport avec mon mari. On adore aller courir. Ah, donc, super. Euh, donc voilà, c'est un peu notre truc, euh, notre truc en amoureux, on va dire. Et puis, voilà. Au que... témoin, que... pardon. -y. Au témoin d'un doute, la ville de Metz est une belle ville. <rire> <rire> Je suis l'orinaire de Perpignan et j'étais absolument ravie. Je suis vraiment tombée amoureuse de Metz. Vraiment. Ah, vraiment. Mais qu'est-ce qu'elle a cette ville Extraordinaire. Monde... extraordinaire. Mais, mais alors C'est quoi C'est une les... ville euh, construite par les Teutons en 1880 avec une harmonie tout à fait particulière et sur cette lourdeur architecturale est venu Jean-Marie Pelt qui nous a mis des jardins, des parcs, ah, des fleurs. Jean-Marie bon. Pelt est un très très grand personnage qui nous a quittés il y a une petite année et c'est l'experimentation Équivalent de Patrick Mulan. Ah oui, absolument. Là, on, je rends hommage à Patrick Mulan et je rends et hommage à Jean-Marie Pelt parce que la ville de Metz est véritablement une des plus belles villes de France. Bon, Sarah, vous êtes d'accord avec cette analyse de Metz Eh bien, c'est vrai. Ah oui. je, euh, voilà, c'est absolument vrai. C'est absolument magnifique. magnifique. Bon, ben voilà. Euh, bah, écoutez, on vous souhaite plein de bonnes choses sur la route. Vous allez arriver à quelle heure Euh, alors là, avec les arrêts qu'on va faire, je ne sais pas Si tout passe bien <rire> vers 7-8 heures euh, mm -hmm. Parce qu'on va se reposer au maximum Et puis euh, et puis voilà, parce que là pour l'instant on n'est que, que dans l'aube Donc euh, donc voilà, on, on verra bien Mais doucement, mais sûrement Bon, oui. euh, Sarah n'hésitez pas à nous faire un petit coucou de temps en temps dans la nuit On est là tout le temps, c'est tout le temps ouvert la hein. Mm. Oui, bah, et ben pas de problème, je, je vous rappellerai dans quelques heures Pour vous, pour vous faire un point sur Voilà, sur, avec sur, plaisir Vous êtes combien dans la voiture là Alors, nous avons deux véhicules. Euh, bon, là, je, on n'est que deux dans le véhicule avec mon mari et quatre personnes dans un autre véhicule. D'accord. C'est très on bien. On te suit. On fait la chaîne. Voilà. <rire> C'est parfait. Voilà. Euh, Sarah, à tout à l'heure. prudent sur la route, bien sûr. Merci infiniment. À tout à l'heure. Merci, Merci à Sarah. À Au revoir. À tout Merci à et puis, François, il y en a une autre qui est sur la route euh, du sud. C'est notre reporter Anaïs Denet Et oui, Et... Anaïs. Comment on salut. En est, Anaïs Salut. En es je suis au niveau de Bordeaux, donc je suis à ah. un peu plus de deux heures d'Anaïs. Ça va finir par se terminer. Un <rire> peu plus de deux heures Ah août, ouais. donc oui. Oui. Ouais, ouais, il me reste encore deux heures. Pour... Ouais, il me reste encore deux heures de route, ouais. Mais euh, mais voilà, euh, là sympa. je suis avec les, je suis avec les voyageurs nocturnes, on va dire, ceux qui prennent la route mmh. cette nuit, mmh. euh, donc euh, qui sont tout frais. Alors que moi, je ne le suis plus du tout. Oh, je suis euh, sûr que no oui, no oh. Anaïs. Oh. Combien de salades consommées ce soir oh. Oui. Alors la <rire> salade monop, <rire> <up>, elle est <rire> bien passée Oui, oui. Bah j'ai mangé des bonbons après. Je oh, suis non. Pas oh non. non. Oh, Anaïs, Anaïs, oh, non, non. non, non, non, non. Quel type de bonbons, Anaïs Allez, il faut tout balancer. Euh, des trucs qui piquent, vous savez, des trucs hein qui piquent bien, qui réveillent un peu. Vous, vous avez besoin de sensations, Anaïs. Oh hein, je le sens. Non, mais... Non, mais attendez, Anaïs. des sensations gustatives. Non, non, là, oui, non mais pas un, seulement oui, gustatives. Oh <rire> la pauvre, laissez-la tranquille. Ah. Question, Et si vous vous savez que la ville de Bordeaux est une ville remarquable, et il y a un restaurant à Bordeaux qui s'appelle pépon et moi je ferai comme truc votre italien, collègue de l'année dernière, je bifurquerai sur Bordeaux maintenant ah. et j'irai <rire> déjeuner chez pépon demain à 12h Pépone à, la, à la particularité oui, oui. on ne réserve pas le premier qui arrive est servi Et mais je vous alors, assure qu'à midi moins le quart, le restaurant est plein. Ah oui, c'est remarquable. Et il un truc italien Ah bah oui, Et bien Pépone, sûr, à, Pépone, ah oui, ah oui. à Bordeaux. Mais sont sont tous tous la pauvre Anaïs, parce que là, à mon avis, service ouvre à midi, elle n'est ouais. pas prête de manger, oui. hein, parce qu'il est 11h30 <rire> du soir, quand même, rappelons-le. Vous savez que qu'Anaïs travaille demain après-midi, puisqu'elle va être oui, toujours notre reporter, si. mais ou ah bien sûr. Ah oui, va rester à Bordeaux, justement, c'est bien. Pas de Pépone, Anaïs. Je suis désolé mais là, non, direction tranquillement. Faut faire un peu dodo aussi, quand même, <laughs> oui, oui, oui. Là, justement, pour ceux qui ne vont pas faire dodo cette nuit et qui vont rouler, j'ai rencontré un jeune couple qui est ah, Jérémy ah, et Émilie. Ils ah oui. voyagent avec leur leur petit enfant de deux ans, Mathis. Oui. Ils ont décidé de faire ça cette année. Ils, par, ils sont partis de Nantes et ils vont jusqu'à Argelès. Donc, en gros, demain matin, oh, 7h, ah oui. ils sont arrivés. Oui. Euh, et et l'idée, en fait, c'est que il faisait trop chaud aujourd'hui. Il faisait trop lourd ils avaient peur, pour Mathis, que ce soit insupportable en voiture. Ah oui. et, euh, et il y a aussi beaucoup moins de monde. Donc, ils sont partis comme ça. Mais euh, la, la, la dame, Émilie, euh, ne, ne conduit pas. Donc, c'est Jérémy qui fait toute la ah. route et, euh, et il m'expliquait qu'il voilà, fait beaucoup de pauses et de toute façon ils avaient prévu que le, le petit dorme mais en fait il dort pas du tout parce qu'il est hyper excité par, par les vacances donc en fait il font <rire> beaucoup de pauses et, euh, et lui m'expliquait qu'en fait il était pâtissier donc lui euh, travailler la nuit euh, et, et faire sa vie quand il fait noir et ben en fait il sait ce que c'est quoi et euh, il le vit je pense beaucoup mieux que, que, bah, que les gens qui travaillent de, de, de 9h à 18h ou 19h en journée et voilà pour lui ça a pas l'air d'être un effort si, si important Parce que son rythme est déjà inversé en fait. D'accord. Voilà, donc... Bon, j'ai ouais. eu aussi des, des, des voyageurs et qui partaient, j'ai eu Sébastien qui partait de Rennes et eux ils ont carrément ils sont deux familles ouais. et ils ont loué euh, ils ont loué un camion de location en fait. Ils trouvaient ah oui ça beaucoup plus sympa donc ils sont tous ensemble dans le camion. Oh. Euh, oh. c'est oh, Oui oui oui en plus fou, il n'y a que ça. des ados, il y a quatre parents, oh là ils là. sont beaucoup à conduire, donc euh, donc en fait ça alterne et puis euh, sans aucun souci. Et demain ils arriveront euh, sur la Costa Brava en Espagne donc. Euh, en camion. Euh, voilà, magnifique. Ouais en camion et ils trouvent voilà, c'est pour l'ambiance, c'est clairement pour ça qu'ils mmh. ont choisi de faire ça. Vous vous êtes fait plein d'amis Anaïs, plein d'amis Vous vous êtes fait plein d'amis. Oui, oui, mais j'ai aussi rencontré des, des amis un petit peu malheureux. J'ai une famille ah. qui, est, alors eux, je pense que c'est les rois, ils sont complètement à la rage. C'est-à-dire que eux, ils voyagent cette nuit, mais ils n'avaient pas du tout décidé de faire ça. Ils voulaient réserver un hôtel sur Bordeaux, sauf qu'ils trouvent rien. Ça fait deux ah. heures qu'ils sont sur l'heure d'autoroute à chercher un hôtel, et ils se disent bon, bon, on va continuer la route parce que de toute façon, on ne pourra pas dormir, euh, on ne pourra pas faire de pause. Donc, euh, j'ai discuté un peu avec les ados de la famille qui avaient l'air de me dire oui, bah de toute façon, tous les ans, les parents sont à la rage. <rire> les, les ados tu dois <rire> se dire genre, de ses parents il y en a une qui me racontait que l'année dernière, les parents ont réservé Venise la veille pour le lendemain ah, et y a... oui, j'avais aucune fringue de prête bon, oui. j'avais rien de laver euh, c'était un scandale il y a des pétale. enfants qui n'ont pas de chance oui. de partir à Venise comme ça, c'est oui, terrible tellement dur euh, bon, Mais... bah, Anaïs, euh, on se retrouve oui. peut-être à la fin à toute fin du périple oui, j'aimerais bien, ouais, ouais, je vais bien là, vous ouais. savez, quand, comme dans une compétition un, un long marathon, qu'on suive le dernier kilomètre avec vous comme ça Voilà. Ouais. Oui. Oui, oui, Jusqu'au panneau. Puis ouais. Vous nous direz comment. Qu'est-ce que ça vous péponne hein? Euh, bon oui. Je vais quand même aller à Andailles ce soir parce oui. que mon hôtel est là-bas. Mais, oui. euh, mais est demain, je, si j'ai du temps, je passerai par Pépon. Oui. D'ailleurs, vous avez vérifié qu'il y avait un veilleur de nuit dans l'hôtel, c'est bon <rire> Non, pas du tout. mais Je, je, je prends le risque. D'accord. À, à tout vrai. à l'heure, Je vais, vais peut-être vraiment dormir dans la clignotante. En fait. <rire> <rire> euh, bonne route et puis prudence, bien évidemment. Merci. Hein. Oui, à, bien bien tout à, à tout à l'heure. Il est 23h33 oui. sur RMC. Et là, on fait un point sur la circulation. Tout va bien, Rémi? Oui, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Un petit, un petit emballage de travers? Ouais. c'est sûr. Ça, de temps en temps, c'est toujours le cas. Rémi Ferreira, un point sur la circulation. Quasiment plus aucune difficulté, François, cette nuit sur l'ensemble des grands axes. La communauté Coyote relève 170 km de ralentissement. C'est sur la 7 dans le sud-est qu'il reste encore quelques petits endroits où vous levez légèrement le pied. C'est le cas entre Vienne et Valence et entre Valence et Orange dans les deux sens. Encore un peu de compagnie sur la 61 votre arrivée sur Toulouse. Ça roule plutôt bien sur la Excepté aux abords de Bordeaux et plus haut entre Dourdan et Orléans, rien à signaler. RAS hein, sur Paris et sa couronne, puisque le réseau est fluide, soyez prudent au volant. La nuit trouble les contrastes et du coup, c'est plus fatigant pour la rétine. Attention également aux éblouissements des autres phares. Pensez à bien vous reposer, surtout si vous avez prévu de rouler demain. Journée classée noire par Bison futé, à coup sûr, il y aura beaucoup de monde, mais RMC est là pour vous guider. Et voilà, c'est pour ça qu'on est là. Voilà, oui. Tout au long de cette <rire> nuit et demain jusqu'à 20h en espérant qu'on ne batte pas des records d'embouteillage. De, de, à... Ah bah ça on verra demain. Euh... Comment vous le sentez Rémi Parce que Rémi est un habitué. Hein. Ah oui, non, bah... en général, il sent les, les centaines de kilomètres de bouchons. Ah, Qu'est-ce va... qu qui vous dit là ah non, demain ça va être la guerre. Ça va être la guerre. Ah oui. Ah, ouais, il va y avoir énormément de monde. Vous sentez les rhumatismes qui montent C'est la météo. Ah, oui. Rémi, un peu, c'est la météo des bouchons. <rire> si vous il, est, est il, est, il est très fort. Je sais pas. Il a les, il a les cartes de bouchon France. En fait, Et il arrive comme ça à nous dire Ah demain, ça va être la guerre. Vous allez voir. Ah non, mais demain ça va être compliqué. Bon, mmh. bah, on va suivre mmh. ça. Avez... En t... Mais non, mais je je pense que sincèrement, je pense que vous avez raison le record absolu, c'est ça, en ah termes oui, de kilomètres oui, de bouchon. Oui, oui, c'est possible que ça soit dépassé. Août, mais mais qu'est-ce euh... qui fait que ça va être... C'est quoi la conjonction, là C'est le fait que il euh... y a trop de monde sur les routes. Ouais, ouais. Et puis, il y a un mais bouchon mais plus, comment... que... plus que d'habitude, plus que de, ah oui. des années précédentes? Euh, bah, euh, non, mais, il euh, y a toujours beaucoup de monde à cette période-là. Oui. Et puis, euh, après, il suffit qu'il y ait quelques personnes qui ralentissent pour des raisons ou pour mm. des autres. Et puis, boum, ça crée des bouchons sur des dizaines de kilomètres. Comme ça, ça s'explique pas forcément. C'est Et puis, voilà. Sans parler des pannes ou des accidents. Exactement. Sur les routes. Alors là, n'en parlons plus. C'est la catastrophe. Merci, Rémi. demain. On se retrouve à demain, demain oui. Quelle heure demain, Rémi 14h. 14h20h. Ouais. Je finirai avec vous voilà. le grand rush. On va terminer ah, on ensemble. ensemble. ensemble. Oh Peut-être bon. que vous ramasserez François la petite cuillère. Oui. Ah oui, prenez une louche. Voilà. Ah, louche. J'aurais pas osé, François. Non, non, non, mais vous pouvez tout vous permettre. Euh, Aurélie, en plus, on va passer la nuit ensemble, on peut tout se permettre. Mais écoutez, je suis désolée de vous l'annoncer, mais moi, reste jusqu'à 2h Vous allez passer la nuit avec Barthélémy. Ah, Barthélémy, il est Bolo. sexy, Barthélémy. C'est vrai qu'il est pas mal. C'est vrai. Puis en plus, il est gentil comme tout. Euh, et oui, puisque j'ai la chance d'avoir toujours quelqu'un à mes côtés un journaliste oui. ou un animateur qui euh, voilà prend le relais au cas où euh, en tout cas pour l'instant tout va bien on est ravi d'être là oui. et on poursuit ce Grand Rush avec le 3216 bien oui. sûr et vos appels oui. au 3216, vos témoignages on compte sur vous. Appelez-nous, on a plein de cadeaux à vous offrir et puis là cette nuit voilà on vide un peu l'armoire à cadeaux donc euh, des lunettes, euh, des DVD des livres, euh, des enceintes euh, des smartphones, donc appelez-nous euh, et on vous offrira des cadeaux et puis merci aussi de nous écrire sur la page Facebook euh, Grand Rush RMC, euh, on salue Caroline par exemple et le Grand Rush Pour la troisième année consécutive Nous traversons l'Europe De Vienne en Autriche Jusqu'en Normandie Bien dit donc Le week-end du Grand Rush Très sympathique de traverser la France En votre compagnie Bonne nuit et eh Merci Caroline Et puis euh, vous pouvez continuer à nous écrire Le hashtag c'est grand rush RMC Vous pouvez nous écrire par mail RMC.fr Et puis bien sûr toujours le 32-16 euh, Et puis on vous offre aussi Toute la nuit Par SMS euh, Des cadeaux Donc là on vous offre Un Samsung S6 Edge d'une valeur de 409 euros. Eh bien, c'est très simple pour jouer. Il s'agit d'envoyer de... RMC. Voilà, c'est très simple. RMC, votre radio, au 7 32 16. Vous envoyez un texto RMC au 7 32 16 jusqu'à 8h du matin. Vous pouvez jouer. Bonne chance. Et sur le hashtag Grand Rocher RMC, il y a Cédric qui nous dit pouvez-vous dire de passer par le périph Est à Lyon et non par Fourvière. Bouchons en moins et route au top. Merci Cédric. Mais eh on, si euh, on va éviter, on va éviter Fourvière. On va passer par le périph Est à Lyon. En tout cas, si on est dans les parages. C'est marrant, j'ai l'impression que très souvent il faut éviter Fourvière. Oui, c'est un classique. Ouais, c'est un classique. Hein. <rire> oui. Tous les étés on y a droit. Fourvière. Ça, et même les hivers. <rire> Christian Reca est toujours avec nous, notre médecin nutritionniste. Et euh, on vous attend bien évidemment. Euh, vous pouvez témoigner cette nuit. Que faites-vous, tiens, cette nuit Est-ce mmh. que vous êtes sur la route, en famille, à la fraîche, à la cool, pour éviter les embouteillages Est-ce que vous travaillez Est-ce que vous rentrez de vacances Est-ce que vous êtes en vacances et que vous nous écoutez Dites-nous, on adore comme ça avoir des petites cartes postales de nos auditeurs qui sont un peu partout en France. Et puis non seulement on vous écoutera, mais en plus on vous offrira des cadeaux. Et voilà. puis Est-ce que vous passez des vacances peut-être euh, originales euh, Vous pratiquez un sport original Vous allez euh, peut-être réserver dans un endroit étonnant Eh bien écoutez, euh, parlez-nous-en et puis euh, on sera ravi de vous accueillir et de vous offrir des cadeaux. Tout à l'heure, on fera un petit peu de prévention peut-être Prévention alcool peut-être avec euh, Christian Requia euh, parce que évidemment sur la route il faut être absolument prudent et puis là on va peut-être accueillir quelqu'un sur oui, l'antenne et nous accueillons SF dans un instant juste après ceci RMC jusqu'à demain 20h c'est le grand rush 30h non-stop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 LNC Le Grand Rush, François Sorel, Aurélie Frex Il est minu moins 20, c'est RMC et c'est le grand rush. Quel plaisir d'être avec vous. On va passer toute cette nuit ensemble, toute cette journée de demain, de samedi jusqu'à 20h. On ne mm -hmm. va pas vous lâcher, on va vous accompagner jusqu'à votre plage, jusqu'à votre lieu de vacances. Oui, c'est vrai. Puis après tout, François, il ne reste que 20h20. Ah, c'est ça, il reste 20h20, 20h20 oui. Ah oui, c'est ce que nous on nous dit sur Twitter. <rire> Bonsoir, encore moins de 20h20 d'antenne. Oh, ça rien. va pour l'instant, on s'en sort plutôt bien, hein Truc, oui, bien. Oui, oui, oui. Non. Et euh, n'hésitez pas à nous laisser des petits messages comme ça, hashtag Grand RMC. Et nous accueillons donc maintenant SF. Bonsoir SF. Salut le Grand Rush. Comment Salut ça va SF. SF Ça va, ça va, ça va et vous bah, très bien. Ça, ça va, va nickel chrome. Nickel chrome. Écoutez, je vous appelle, je n'en peux plus. Ah, ah qu'est-ce qui se qu passe, qu passe. Je, ah, je suis là pour pousser une grande gueule y aïe. Je voudrais réagir au sujet des péages. Oui. Ah. Alors, je ne supporte plus les péages. Moi non plus. Ah, pas Pour, ça. Oui. Pourquoi? Pourquoi? <rire> Il y a toujours quelqu'un qui paye avec des centimes. Et allez, oui. on y va. Une minute, deux minutes, vrai. trois minutes. Et derrière, ça s'accumule. Je vais peut-être abuser, mais on a un kilomètre de bouchon derrière. Et là, on attend. Mais payez par carte. Je comprends pas. Vous avez une carte de crédit. Vous introduisez le ticket. Introduisez votre carte et puis j'ai terminé et comme ça on n'attend pas. Et c'est vrai vous avez raison mais je sais pas si vous avez remarqué aussi celui qui paye avec les centimes qui est par ailleurs le même qui fait ça à la boulangerie par exemple quand on est pressé, c'est aussi celui qui se met un petit peu trop loin euh, oui. et qui du coup ne peut pas tendre le bras voilà. et sort donc il de ouvre la il ouvre la portière de la voiture, sort et donne ses pièces. Évidemment, il y a quelques pièces Alors, qui meilleur tombent par quand terre. Il sa pièce. Et oh. Voilà, et ah. là on est, est mort. On a un centime pour payer. Oh. Ça. Et allez, on recule, on ouvre la portière, on sort. Et non, les derrière, on attend, on commence à péter un pont, il y fait chaud. Moi, je n'ai pas la clim dans la voiture, donc euh, je n'ai pas cette chance-là, mais s'il mais vous plaît, préparez vos centimes avant, bon. avant les péages. Et on peut plus. SF, alors on a bien compris, là, je pense que tous ceux qui ont de la monnaie vont la garder maintenant et payer avec leur carte. Ils vont avoir trop ah, peur de vous croiser en <rire> au péage. Euh, vous partez en Espagne, c'est ça Exactement, là, je vais aller rejoindre ma famille, ma femme et ma fille. Ainsi que ma sœur sont parties mercredi. Mmh. Ouais. Donc moi, j'étais restaurateur, donc il a fallu que j'attende la fin de la semaine. Donc là, je viens oui. de finir mon service du soir et puis, et puis je vais les rejoindre, tout simplement. Ah, vous partez direct ah. après le service du soir Exactement. Vous, ça ne va pas plaire à donc, mon cri-cri, que... ça. Ay, y, y, y. Vous êtes <rire> restaurateur <rire> où Bon, à Echirol, sur la, la banlieue de Grenoble. Oui. Vous oui, avez bien, un hein. restaurant Exactement, oui. oui. À vous, Échirole, oui. À vous oui, oui, je suis gérant du restaurant. Ah, oui. très bien. Bravo Et donc, non, voilà. et donc là vous n'êtes pas vous êtes pas crevé, vous allez attaquer la roue tout de suite? Bon, un peu d'adrénaline pour aller rejoindre la famille, donc euh, mmh. le sommeil on va le mettre un peu de côté, là je suis sur euh, une aire d'autoroute donc ça Christian, va on se repose on peut, un peu. Qu'est-ce qu'on peut donner euh, comme conseil à SF là qui du café et véritablement des pauses toutes les deux heures, là ça sera strictement, strictement nécessaire. Et quitte à ce que vous soyez à dormir 5 à 10 minutes toutes les deux heures, c'est pas grave. L'objectif, c'est d'arriver dans de bonnes conditions. Et vous allez voir qu'à 4 heures du matin, il va y avoir une sorte de vague. Où oh. Vous allez vous sentir sur un nuage. Pas bien. Dès que les paupières commencent à être extrêmement lourdes, vous vous arrêtez tout de suite. Parce que après une journée de travail, pardon, c'est sûr que de toute façon, à trois heures et demie, cinq heures, il y aura forcément un effondrement. Nous aussi. Christian, ah. nous sommes assis, on fait rien, c'est du bonheur. Ah oui, d'accord. C'est rien, c'est du bonheur. Rien, on bah, écoutez, fait rien, on parle depuis tout à En, cas, tard, oui. hein, en <rire> tout cas, grâce à RNC, on ne risque pas de dormir, donc moi je vous écoute. Donc, euh, ah, c'est bien. Très, bien. très bien, SF. Donc, euh, mmh. grâce à vous, on reste éveillé en tout cas. Christian, moi j'avais une question. Vous parliez, vous parliez de café, etc. Et on comprend que, donc là, dans le cas d'SF, ah, oui, boire est fondamental. du café, caféine, ça nous voit. Alors là, c'est fondamental. Quel type de café L'expresso, café filtre Café euh, lyophilisé, là, vous savez, le, le, comment ça s'appelle le... euh, En poudre Le, le, le plus fort qui soit, c'est le café turc, où la caféine oh, oui, est à 100%, mais il faut pouvoir le trouver sur une, <rire> Moi, pense, ah, sur une autoroute. Moi, je pense que sur une autoroute aujourd'hui, il y a des stations-service qui font de l'excellent café en grain. Y a, y a ouais, les... C'est des distributeurs. Des distributeurs oui. Ça oui. va, c'est correct, les distributeurs oui, oui, oui, oui. Un distributeur qui distribue des cafés en grain, c'est du 12-13 sur 20. Le distributeur qui fait du simple café, c'est du 8-10 sur 20. Mais de toute façon, il vaut mieux du café que de l'eau à cette heure-ci. Ça, c'est évident. Avec un arrêt toutes les deux heures. Hein. Mmh. Je, je tiens à le préciser. D'accord. Qu'est-ce que, que de, vous prenez trois quatre de... cafés dans dans, dans dans dans cette nuit, voyez Le ah oui. café, café n'est pas miraculeux. C'est-à-dire, qu'il qu va, il va nous aider à rester à, à mmh. rester éveillé. Mais malgré tout, si la fatigue est plus vigilance forte, deux heures. Un, un, un café, c'est deux, deux, de deux heures de vigilance. C'est pas plus, d'accord. Et... Mais au bout d'un moment, malgré tout, le café ne fait plus effet Et au bout du troisième café, il faudra beaucoup plus de café pour que soit, pour qu'il y ait un effet dose. et donc, ap... oui. Non, je disais, Christian, quand on est grand buveur de café, c'est mon cas et c'est le cas de beaucoup de gens. Euh, on a souvent l'impression que le café ne nous fait plus rien. Est-ce que c'est est, une, est une impression C'est ce, qui, ce oui. qui va se passer pour notre ami. Et vous allez voir que le dernier café, café vers 4 5 heures du matin, il sera plus efficace. Il faudra vraiment dormir. Voilà. Bon, Quitte à dormir dans la voiture. Parce que hein. le travail que fait notre ami est beaucoup plus prégnant sur le plan énergétique que ce que nous nous faisons. Bien sûr, évidemment. Effet, parce que la concentration qu'il lui demandait mmh. est demandée est très, à très faite. Fait. En effet, en fait. on fait. présentait tout, tout à, à l'heure, mais c'est vrai. Et Seth, vous pensez arriver vers quelle heure en Espagne Bah écoutez, si tout se passe bien, vers 4h30, on va dire. 4h30, 4h30, 4h30 du heures matin Dans, dans 5h, Ouais, dans heures ouais dans Mais là, là je, je, je vois ce que vous allez faire. Vous allez rouler comme un fou ouais. sans vous arrêter. Mmh. La sagesse et, et vous... Et vous parliez du café turc, je suis d'origine turque, donc ah. euh, je sais de quoi tu parles. Et oui. c'est vrai que c'est assez difficile à retrouver trouver dans les airs de Ah ben on, pas, on, sait, pas, on voilà. sait pas, on sait pas, on sait pas. J'ai un petit penchant pour le café vanille, donc ça oui, va. Oui, oui, oui. Bon, très bien, soyez prudents malgré tout, SF. Restez beaucoup. avec nous. Euh, Merci pour cet appel. Gentil. Voilà, restez avec RMC, parce que jusqu'en jusqu Espagne, il n'y a pas de souci. Vous pouvez écouter RMC sans aucun problème. Et puis, euh, faites-nous un petit coucou de temps en temps si vous vous arrêtez pour boire un café. Euh, et bien, vous nous appelez. Eh bien, pas de souci. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci, à vous, vous merci, merci à vous. Beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Et et bonne puis, soirée. Merci de nous appeler de la route et puis merci à ceux qui nous envoient des petites infos sur la façon dont ça se passe sur la route. Par exemple Walter qui dit circulation correcte sur le périphérique toulousain. C'est important ces petites infos. Oui. Euh, pour les gens qui sont actuellement sur la route. Donc, n'hésitez pas écrivez nous nous. Donc, euh, hashtag GrandRushRMC. Euh, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook. Grand, Le GrandRush sur RMC. Euh, et puis, voilà. Et surtout, appelez-nous au 32-16. Bien sûr, les Alors, cadeaux sont là. Moi qui suis connecté sur Twitter, on a Laurent qui nous dit « Ambulancier de garde cette nuit à Toulouse pour la deuxième année avec vous. Courage à tous ceux qui sont sur la route. » Et oui, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a, Vous êtes très nombreux à nous écouter parce que vous partez en vacances mais on sait aussi que vous êtes très nombreux à nous écouter parce que vous travaillez et, et voilà, on pense à vous, bien évidemment Et alors, oui, oui. les vacances arriveront un jour ou l'autre. Mais vous voilà, savez, ce sont ces gens qui travaillent quand, quand les autres dorment, ce qui peut être le cas aussi des gens qui travaillent à la radio d'ailleurs. Eh bien voilà, quand les vacances sont venues, elles sont vraiment toujours bien méritées. Voilà Antoine qui nous dit aussi merci pour votre bonne humeur et qui nous plonge dans l'ambiance des vacances. Eh bien voilà, même si vous travaillez, si vous pouvez avoir un petit peu cette ambiance de vacances, eh bien c'est le plus important. On accueille Quentin maintenant, qui est avec nous au 3216. Bonsoir Quentin. Vous, Quentin. Bonsoir, bonsoir, bonsoir François, bonsoir Aurélie. Bonsoir Quentin. Oui, ça va et vous-même Très bien. Du, du coup, vous vous rendez du, du côté de la Bretagne, paraît-il. C'est ça. Alors, euh, je suis parti tout à l'heure à, à peu près à 20h de, de Paris, la des mm -hmm. D'accord. Pour, euh, pour me rendre en Bretagne. Oui. En Bretagne, j'ai récupéré mon frère et on va tous les deux faire route vers le camping où nous allons depuis que nous sommes bébés. Donc ça va faire ah. 25 ans. Ah ouais, tous les bien ans, bien. vous allez au même camping Exactement. Mais vous, Exactement. Devez, vous devez connaître par cœur le camping, alors Ah, ouais, ouais, ouais. ah oui, oui, pour en avoir fait le tour euh, au moins un million de fois à vélo. Ouais. <rire> Exactement. C'est voilà. qu oui. voilà. quel euh... type de camping C'est en bord de mer Exactement, oui, c'est euh, à 50 mètres de la plage On sort du camping, il y a une dune et c'est la plage Donc ah, les grandes oui. plages d'Aquitaine euh... D'accord ah, Ce serait pas le camping du film Camping euh, Non, non. non. non mais je crois qu'il y a une scène du premier film Camping qui a été tournée dans ce, dans ce ah, film Ah, euh, d'accord Et tout à l'heure on parlait justement de la de, des campings qui deviennent de plus en plus à la mode mm -hmm. qui sont de plus en plus calis. Est-ce que justement, oui. en ces 25 ans le camping que vous connaissez par cœur a évolué C'est ah. Euh, voilà, et apporter, je sais pas, plus de services peut-être Alors oui, oui, plus de services. Au début, c'était un simple camping municipal, donc un camping deux étoiles, ouais. mmh. où l'activité principale, après euh, 19h l'apéro, enfin j'étais un peu petit à l'époque, <rire> oui, c'était euh, direction le terrain de pétanque au centre du camping. Et, euh, et on passait là jusqu'à jusqu'à minuit à jouer à la pétanque. Alors toutes les générations, on avait 5 ans et on mettait la pâté au, au papier, au manich. <rire> ouais, mais c'est sympa, ouais. ça fait des souvenirs formidables en plus. Mmh. Ouais. Et, et aujourd'hui, voilà. qu'est-ce que vous recherchez dans l'ambiance du camping Aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup plus village-vacances. Mmh. Donc on, ça a été racheté, maintenant c'est le, le groupe Trigano. Et, euh, et ils ont euh, importé euh, Mobylome, Bar. Euh, Petite scène avec spectacle, mmh. Mmh. Euh, une grande piscine maintenant. Du coup, c'est euh, des ouais. activités tous les jours? C'est ça, il y a beaucoup ouais. d'activités, il y a de la musique à longueur de temps. Mmh. Mais il y a toujours, c'est un très grand camping, donc il y a quelques, quelques zones, on va dire, plus traditionnelles ou. On a des emplacements sans électricité avec euh, tous les surf camps les surfeurs avec leurs petits réchauds etc. Ouais et, et, et du coup vous qu'est-ce que vous pratiquez que vous préférez vous êtes plutôt euh, boîte de nuit euh, euh, concours euh, de t-shirts mouillés euh, etc. <rire> ou vous concours êtes... de t-shirts mouillés ah bah, toujours toujours. Et est là, il faut ça, envoyer... et alors juste non mais vraiment parce que moi j'y crois pas il faut nous envoyer les photos hein, <rire> euh, si j'arrive là d'accord Euh, oui, j'essaierai, on verra. C'est possible qu'il y en ait. Alors, bon, il n'y a, y a pas vraiment de boîte de nuit, il y a plutôt des, des bars qui ferment des avec de la musique. Mmh. Mais c'est bien parce qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut se regrouper entre amis, aller sur la plage. Oui, Alors, bien euh... sûr. Mmh. Mais voilà. Quentin, en plus, entre, assez... nous, entre nous, de toute façon, là. Voilà, on, est, on est entre nous, personne n'écoute. Oui, oui. euh, votre première fiancée Ah Ah, bah oui, camping, ah, forcément. Logique. Au camping, c'est vrai? Vous, vous nous ah envoyez oui, camping, des photos ouais. quand vous aviez 5 ans et maintenant. <rire> <rire> ça serait ah très bah, drôle. Et si j'en retrouve, pourquoi euh, pas? Ça oui. serait pas mal, ça. Ouais. C'est rigolo parce qu'on parle de la première fiancée. Pre <rire> Peut-être que la première fiancée, tout comme vous, revient encore aujourd'hui, quoi. Euh, non, non, non, non. Enfin, je sais La plus, première fiancée est maintenant, maintenant placée. Elle est placée, c'est ça. Elle est, placée. <rire> Elle est rangée. <rire> bon, ben, Quentin, très bien. Bonne route. Euh, et puis on ouais, va là, vous avez une petite anecdote aussi. À -y. des, des, des deux heures de, de conduite, bah, moi, je ne respecte pas du tout ça. Je suis plutôt aux alentours de 20 minutes. Je, je m'arrête presque toutes les 20 minutes. Je ne sais pas, vous savez peut-être pourquoi. Je crois qu'on en a parlé plus tôt dans l'émission. C'est-à-dire 20 minutes Oui, oui, toutes les 20 minutes je m'arrête parce que le bon plan en fait pour chasser les Pokémon c'est les airs d'autoroute. Ah, d'accord, vous êtes oh, un chasseur. Oh, oh, oh, oh. Quentin, d'accord. Bon, et vous en avez okay. combien des Pokémon euh, Vous devez en avoir pas loin de 60. Ah, c'est pas mal quand même. Et vous êtes, ah, vrai, vous êtes un bon joueur. Et, mais c'est bien d'ailleurs, ça veut dire que vous vous arrêtez plus souvent parce que vous jouez à Pokémon Go. Donc ah, c'est oui, plutôt oui. positif. Ouais, c'est ça. J'applaudis. J'applaudis. C'est un verre de bière à chaque fois Oh non! Oh ah, non, non, non! Non, non, pas, <rire> pas à chaque <rire> fois, quoi! Non, non, <rire> non, non, non c'est euh, un petit café, mais même pas toutes les heures d'auto. là, ah c'est ouais, bien! C'est-à-dire, je, je roule, je vous écoute, ça fait du bien, et, euh, et quand je m'arrête, je marche 5 oh, minutes, hein. je sur deux, trois 2-3 trois bestioles, et puis je repars. Bon, <rire> ben c'est très bien! C'est drôle! Euh, Quentin, super, on va vous envoyer un cadeau! Ah, ah oui? Ah, super, merci! <rire> Allez, qu'est-ce qu'on va offrir à Quentin? Si on lui offrait une paire... Je suis un peu geek! Vous êtes un peu ah. geek? Voilà. Ouais! Euh, une petite enceinte Bluetooth, alors? Ah! Super. Allez, l'ensemble de tout JBL. Avec votre salle, là, oh, vous allez pouvoir écouter merci de la beaucoup. musique. <rire> Comme ça, ça vous, ça vous allez pour la plage. Vous, <rire> a, vous allez vous faire des amis euh, dans le camping ouais. <rire> avec ah, oui. Bluetooth. Sur la plage, sur la plage et, ouais, et voilà, Exactement. Oui. Très bien. Allez, c'est pour vous Quentin. Et ah, bonne beaucoup. soirée. Bonne soirée Quentin. Bonne continuation, vous et, aussi bon courage. Et bravo. <rire> merci, a merci bientôt. Quentin et... Et aussi, merci à tous pour, euh, pour tous les messages que vous nous envoyez sur, euh, par mail grandrush.rmc. On a Roby qui nous dit, moi je ne suis pas encore en vacances mais je vous écoute, j'ai l'impression de voyager à travers tous les appels des auditeurs. Par contre, le docteur ne va pas être content car je viens de manger une bonne glace, mais vu l'heure je ne vais pas faire de sport. Qu'est-ce qu'on en dit Christian Une bonne glace avant de se coucher, là je ne suis, suis pas sûr que Christian apprécie. Hein. Bon brossage de dents. <rire> et, et puis dodo. Euh, brossage de dents, 3 minutes, une finition avec du bicarbonate, Ça vous fait des dents très très blanches, et le lendemain matin, voilà. voilà on bon. aurait éliminé la glace. Oui, quoi voilà, qu'il arrive. Il oui. faut lâcher prise, il faut on, lâcher prise. On parlait il y a quelques instants avec SF de Café Turc. Voilà. D'accord Et nous avons euh, Ying Junkel, je ne sais pas si vous l'avez vu Aurélie, sur euh, le, le, le Twitter, hashtag RMC qui nous dit, pour rester éveillé en voiture, vaut-il mieux un café, Christian Echia, ou une boisson énergisante Oh là, un Alors, café, là, un café j'en étais sûr, ah oui. Un café, je, je oui. savais mais pourtant les boissons énergisantes euh, elles sont de plus en plus consommées j'ai l'impression même que les oui, jeunes en sont assez accros c'est de plus en plus consommé, de oui. plus en plus sucré c'est très insulino-sécréteur mm -hmm. c'est très stressant sur le plan métabolique et le café apporte des phénols protecteurs vasculaires protecteurs neuronaux, cela maintenant est prouvé, alors que cette biochimie cette chimie des boissons énergisantes n'apporte rien qu'un qu stéphane stimulant pur et que du sucre donc c'est catastrophe ça stimule c'est à dire que malgré tout ces boissons en temps, énergisantes en, en temps de guerre c'est bien quoi en temps de guerre ouais. mais pour la vie courante pour rester sain c'est une catastrophe je mets cela En catastrophe, au-dessus de la barre Mars. Et du Nutella. Donc, la barre Mars et le Nutella, c'est déjà pas terrible. Mais bah, alors là, c'est quasiment à l'équivalent. S'il vous plaît, Christian, ne touchez pas au Nutella. Je suis, ah je mais... suis complètement d'accord avec exactement vous. exactement comme mon épouse. Ne touchez pas non, au Nutella. Et je suis d'accord avec je... elle, mais vous savez elle. Le Nutella, c'est excellent. Non, mais on, on sait. On sait, dosage. on sait que le Nutella, c'est, voilà, il faut pas en manger beaucoup. Mais <rire> qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Mais je, vous l'accorde. Je vous l'accorde. <rire> vous avez déjà goûté du Nutella? Oui. Ah bon, et alors? Une cuillère un café Nutella. Vous pas envie de temps en temps mettre comme ça le doigt dans le pot Entre du Nutella et un bon chocolat noir, alors là, il n'y a pas photo. Ah, mais alors moi je vous le dis, il y a ah, pas photo, oui. c'est Nutella. Hein ah bon ah, ah, mais attendez. ah, mais vous êtes non, un sucré Vous êtes un sucré je, je, je suis un Vous m'avez caché cela Non, non, non, non, non, oui. non, mais quand même un petit Nutella, comme, une petite cuillère oui, de Nutella. Oui, ah, oui. Mais c'est oui, vrai que Christian est, vrai. est un amateur de chocolat, de chocolat noir. noir, moi aussi. Une tablette par jour. Oui, oui. Et vous en amenez Ah Oui, une tablette par jour. C'est pas vrai. Ah oui. Mais c'est pas trop sucré, ça, le, le, chocolat, le noir. chocolat noir Le chocolat noir, c'est sucré, mais j'élimine. <rire> <rire> ça va, d'accord. <rire> Très bien. On va accueillir maintenant Jessica et Christophe qui sont en route avec leurs deux enfants vers Lyon. non on ne sait pas d'où ils partent. On va tout découvrir maintenant. Euh, alors, est-ce qu'on a Jessica ou Christophe au téléphone Christophe. Bonsoir. Bonsoir Christophe. bonsoir, Christophe. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes sur la route, c'est Jessica qui conduit Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Et donc, vous êtes avec vos deux enfants, des garçons, des filles oui. Deux garçons. Quel âge Euh, 8 ans et 5 ans. D'accord, il dorme peut-être, non dorme, ouais. <rire> ah d'accord, et vous pouvez non. être au téléphone comme ça, il dorme à côté, il n'y a pas de souci. Ouais. ouais, ouais, pas de souci. <rire> bon, alors du coup, expliquez-nous un petit peu votre parcours. Alors nous, on part Donc, ah, on est parti, euh, dans heures, la Marne. Dans mmh. la Marne, oui. Et on descend jusqu'à Saint-Cyprien, en de Perpignan. D'accord, ok, ouais, c'est un long périple aussi, vous êtes parti ouais. vers quelle heure on est parti à 20h30. 20h30, et bah, du coup, vous avez, vous avez fait bonne route Bah ouais, on nous, on, est, euh, on reste. D'accord, ok. 90, ouais, 90 km de Lyon. D'accord, et du coup, vous avez, vous, vous avez fait quel choix de vacances Quel type d'hébergement euh, En camping et en mobilhome. En mobilhome, d'accord, ouais. ok. Et c'est un camping euh, particulier Il y a quoi comme activité Il y a tout comme activité, il y a un grand parc aquatique et puis voilà ah. tout. Avec des toboggans et tout ça. Avec des toboggans et tout ça. Ouais. Oh la ah, la. classe. Moi j'adore ces trucs-là. <rire> moi aussi. Non mais franchement, j'ai l'impression d'avoir deux ans quand je suis dans ces machins-là. Mais, mais je crie dans les toboggans et tout, j'ai peur de tomber, mais je m'arrête. Je... Franchement, j'adore. Ah ouais. C'est super. Ça. Ouais. Non mais c'est vrai, c'est le rêve des enfants là. Vos enfants ils doivent être comme des fous. Ouais ben ouais. Ils étaient excités avant de partir donc voilà. Bon. Non, ben nous on a la quoi boulevard à côté, hein, juste à côté de la radio ouais, C'est vrai, bon, ouais, bon, à mon avis il ne est... pas avoir grand monde hein, sur le toboggan, Mais on peut, <rire> on peut tenter, on peut tenter, on peut tenter. Bon Christophe, vous pensez arriver à quelle heure Vers 6h, 6h30. D'accord. Et, et Alors, comment vous faites là Alors, Vous vous arrêtez quand même malgré tout bah, On se relie enfin, on fait son tour, quoi. <rire> D'accord, mais ça c'est bien quand on est deux conducteurs, c'est quand même beaucoup plus ouais. pratique et beaucoup plus sécurisé. Hein il y en a un qui conduit l'autre sur et puis voilà, ça arrête pour boire un café de temps en temps puis, voilà d'accord, bon bah très bien, et vous vous surveillez mutuellement hein parce que s'il y en ouais, y a est un qui, d'accord c'est est important ça corps, ouais. <rire> euh, Jessica et Christophe on vous souhaite bonne route et n'hésitez pas à nous rappeler si euh, eh bien, vous le voulez si ouais, par exemple bien. il y a un ralentissement un embouteillage sur votre parcours et euh, eh bien voilà, n'hésitez pas et on va vous envoyer un cadeau Oui. Qu'est-ce qu'on envoie Jessica et Christophe Est-ce que vous aimez bouquiner tous les deux Oui oui, oui, ouais. oui. Alors on va vous, vous envoyer un pack culture Avec deux bouquins Dont un qui est super, c'est le livre Seul sur Mars L'adaptation ouais. du film euh, Si ouais. vous aimez l'anticipation, etc Et puis il y a même des DVD dans ce pack C'est le pack culture okay. Qu'on évoque et on vous envoie ça D'accord. Voilà, pour les enfants merci. aussi c'est bien Voilà, et peut-être à plus merci. tard Jessica et Christophe. Ouais, pas de soucis, je vous rappelle. À... Bonne soirée, à bientôt. Tout à l'heure, soyez prudents. Voilà, euh, et on va revenir dans un instant, on aura... Laurent aussi dans quelques instants Qui est ambulancier Alors est-ce que c'est le même Laurent que j'ai eu tout à l'heure sur Twitter on va, on va lui poser doit la être question même. Euh, Qui travaille donc il va nous raconter justement ben, ouais. Comment ça se passe une journée, une nuit Quand on est ambulancier Bah oui la nuit c'est son terrain de jeu Le 32-16, n'hésitez pas à nous joindre C'est le Grand Rush, on est en direct toute la nuit Sur RMC pour cette nuit exceptionnelle Puisque c'est le Grand Chassé-Croisé de l'été euh, C'est presque les vacances À tout de suite Le Grand Rush avec les stations-service Leclerc Pour vous accompagner tout au long de votre trajet